Attends wow, d'avis, animals pas animals Je vais dire non parce que c'est bien fait. <rire> tu nous dis non, pas un animal. et eh bien, bonne réponse C'est ouais, un fait. homme qui imite la poule. Là. Oh, le coq plutôt. Enfin, le... Ouais, le coq. Euh, si la poule fait ça, elle n'a pas... Un... Ouais. Il est mieux que ton coq que tu mets, tu vois ouais, Eh ouais. deux... ouais. ben Quasi là je remplacerai le coq, sachez le... <rire> En janvier, nous aurons ce coq-là. Pourquoi tu ne vas ah pas mettre notre coq... coq au chômage de... et... ah, C'est le coq qui est, est pas mal. mal. Oui, on va le bouffer bientôt. Donc... Il faudra à nouveau pour janvier. <rire> <rire> Emeline, en point pour toi on continue. Voici le troisième extrait. Est-ce que c'est un animal ou pas On dirait quand je me racle la gorge. Alors Émilie, attends euh, ton ami. Non, toujours pas. Toujours pas. Excellente réponse, c'est bien un homme bien aussi, aussi bien fait, qui pique ouais, ouais. le mouton. Baf, un peu bourré le mec quand même, écoutez. <rire> ça sort le dimanche matin qui se dit je vais essayer de faire le mouton, j'ai de bonnes voix, genre du c'est une matin et ben ça fait deux points pour toi Emeline encore un et c'est gagné, il en reste deux deux petits extraits, attention, est-ce que c'est un animal ou pas j'aime bien ce jeu, c'est sympa, on écoute, voici le quatrième extrait 1, Alors à ton avis Emeline, est-ce que c'est un animal ou pas Non. Non. Et eh bien Mais non, c'est un perroquet. Arrête, c'est ah, un perroquet qui il... chante Rihanna les gars. Il a une plus belle voix que Tiffany le perroquet. <rire> en même temps, tu m'as jamais entendu chanter du Rihanna. Hein. Ah bah je sais pas plus mal. <rire> Écoutez, c'est magique, c'est un perroquet incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Hein ouais. Il a, il, a, il, a, il a les notes en plus C'est ce que j'allais dire Il a une plus 2 voix Tiffany, Il a un meilleur rythme Que j'ai Et moi euh, Personne Je suis coach de voice Je me retourne hein. Il devrait faire de voice pour Animals C'est pas mal ah, Il devrait faire 2 voice Animals C'est pas mal Eh hey, ça fait 3 points Tiffany euh, Tiffany Emeline pardon euh, Non comme toi Pour une fois Qu'on lui dit 3 points pour Tiffany ouais. Ça fait 3 points Allez on se fait Le dernier pour le plaisir Emeline Est-ce que c'est un animal ou un Bon, oh, je vais pisser. Oui C'est pas faire, un gros toto Alors oh A euh, Oui et <rire> eh bien oui, c'est un perroquet. C'est hallucinant. Bah Écoutez, non. le mec, il, a un, il, il, il parle. Bon, oh, je vais <rire> Je vais pisser. Oui C'est pas <rire> faire, un gros toto <rire> Ça fait vibre, ça fait dedans, on dirait un robot. Ouais. Ça fait peur quand même. Ah moi j'aurais peur hein ah, ah, oui. quand tu comme ça chez toi. Ah Drift. oui je... non, tu, je tu dis non. Tu crois je que tu fait... tout seul dans ton salon et j'ai pissé. Qui est là <rire> Ah moi Titi ton internet. Je vais la scène. Émilie s'est gagnée malbavou tu as su démasquer quelques vrais du faux dans tout ça et eh ben cadeau pour toi Emeline ce matin on te laisse le choix euh, compile l'énergie, quatre places de ciné ou l'enceinte bluetooth Qu casse qui te ferait plaisir Emeline euh, l'enceinte bluetooth et eh ben on t'envoie ça à la maison Emeline en plus elle va dans la douche, oh, dans la douche. ouais tu oh, peux bien. prendre ta douche et nous écouter on s'atteut toute nue on ah, ah, ah, ah, ah, bisous, Emeline belle journée merci beaucoup Retrouvez les meilleurs moments du 69 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be Ok, il y a toute une histoire derrière nous Comment tu veux que je donne des news Ce n'est pas qu'une question de flouze, et tu le sais Ok, je ne veux pas vivre dans le tout. Pour nous Je descends partir et j'ai pris les devants Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon Je descends partir et j'ai pris les devants Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon On s'est promis des sentiments Quand tu disais oui moi je disais non et on s'est tomber c'est laissé tomber J't'en vou pendant des années et toi qui disais, bah c'est du passé celle oh, c'est tombé c'est le sait tomber. Oh, Mes de see you on a eu tant de ça trop compliqué okay qu'est-ce qui ne va pas entre nous Tout ça va finir par me rendre fou je n'étais pas au rendez-vous et toi non plus je t'ai partir et j'ai pris les devants. malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon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 voilà quand tu penses quand tu regardes dans le vide et ces sentiments que tu déguises toujours à jouer avec les mots toujours à se rejeter la faute je peux comprendre que tu finis par dire stop mais on s'est promis des sentiments quand tu disais oui moi je disais non et on s'est laissé tomber Laissé tomber Et je t'en voulais Pendant des années Et toi qui disais Bah c'est du passé On s'est laissé tomber Laissé tomber On s'est promis Des sentiments Tu disais oui Moi je disais non On s'est laissé tomber chez Q8 pour vos achats de dernière minute, ouvert tard le soir. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épingle-pension de Fédéral Assurance. le massacre <rire> c'est le mot monsieur nous sommes mardi 4 décembre il est 6h une bonjour bonjour ah, et ça fait plaisir de vous retrouver ce mardi 4 décembre ouais. tous les jours un petit chocolat ah là pour le calendrier ah, de l'avent ouais. évidemment je ne pense qu'à la bouffe hein. vous avez vu même <rire> depuis 6h euh, on est là comme chaque matin avec toute l'équipe il y a Jerem qui est là bonjour coucou Marco salut l'équipe ça va bien bah oui très bien Voilà. Très bien Je fais le oui. ménage en même temps Oui je vois ça tu Il laisse toutes Il laisse des mouchoirs Il laisse des choux d'hommes ah, Ça c'est euh... dégueulasse Merci l'équipe de Vince Du ouais. soir <rire> Et à mon avis au standard Il y en a un qui perd ses poils hein, Parce que oh <rire> C'est sûr c'est pas toi <rire> Non <rire> Ça ça doit être rédit Parce que L'autre il n'en a pas <rire> euh, Comment ça va Tiffany Je m'attends Mais super bien Là j'ai la pêche ouais. Là, Je me suis levé euh, J'étais en forme C'était les pompe et Ouais pompe et l'hop mais j'ai le temps de boire mon café, de me maquiller, de me brosser les dents, tu vois, de. Tu à 2h du matin toi Non quand même, je dors. Faut que là aussi ce matin. Bonjour, je te demande. Bonjour Marco. Bonjour, ça va bien Oui, ça va très bien. Bien dormi. comme un bébé. Mais pas c'est Et ton pull, il a déteint depuis hier. Ah, c'est pas le même toi. Quel bête. Incroyable. Aurélie, David qui t'était ce matin aussi. Bonjour. Bonjour. Eh, on a failli perdre Aurélie ce matin, c'est ouf, on arrive. Un fou quoi Un enfoiré ouais <rire> Lâche-toi Attends exactement tu as une minute il y aura pas de cagnotte Si ça tombe il écoute énergie Tu as 30 secondes pardon ah bah, Si il écoute énergie le monsieur dans sa Renault espace Là on ne grille pas les lignes blanches C'est ah, pas bien Sinon elle serait pas là non ouais, et Tu m'as <rire> fait, fait faire des dérapages De gauche à droite et en plus tu m'as traité de folle Je ne suis pas d'accord C'est toi je... qui étais en faute Et moi je rajoute connard <rire> Voilà C'est pour Aurélie, ça je n'ai pas le droit Vous avez mis des vos sacs <rire> voilà. La pauvre dit non, mais attends, mais ouais. vrai, c c pas mon désolé pour vous voilà <rire> bon, la météo pour aujourd'hui ça donne quoi Aurélie ah bah Encore euh, un peu de pluie ce matin Mais le temps devrait euh, devenir euh, Généralement sec un peu plus tard dans la journée Côté température entre 4 et 10 degrés Ah sympa On va faire dans un petit instant une nouveauté C'est la l'ABC Food. <rire> la Food On a déjà fait l'ABC Song, on a fait la l'ABC Story c'est food okay. je vous donne une lettre faut me parler bouffe direct ok <rire> ah, je pense que je vais gagner <rire> écoute s'il est motivé on fait ça dans un instant après Z qui qu'on écoute maintenant sur énergie il y aura so baba juste après tiensidée ce soir chez rally de wendy euh, soprano ah oui entre 16h et 20h oui <rire> monsieur oui. et oui interview bien. et à mon avis du live hein, avec l'extrait du nouvel album Phoenix sur écoute ça juste après bienvenue You're a world of... So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, from over your shoulder till it's all in pain. And only you know the strength in your teeth, the wash and the weight of your pockets, so deep. Énergie, 6 h 6 dans un instant, Soprano Baba Soprano, extrait de son nouvel album Phénix euh, D'ailleurs vous le présentez ce soir chez Rallye des Wendy Entre 16h et 20h tout à l'heure, il sera là en interview avec le live Attends, il est pressé en plus, attends euh, Ce sera tout à l'heure entre 16h et 20h Soprano qui sera l'invité de Rallye des Wendy sur Énergie Restez bien branchés 6 h euh, 6 on fait une petite nouveauté dans l'émission Ça s'appelle l'ABC Food écoute c'est comme chez Arthur il y a la BC song, il y a la BC ouais. story mais il a pas la BC food. Ah. ah bah voilà. Tremble Arthur. <rire> non, la food très tout simplement comme d'hab, je vous donne une lettre et il faut me donner des aliments. Et alors ce qui va être drôle aussi, c'est que dès que vous en avez un avec une lettre, on va voir jusqu'où on peut aller, tu vois. OK. Genre la lettre C Tiffany. On oh, a l'île, malin, malin, où est C'est le trocé, vivre, une carotte, merci. Oh là là, la loose totale quoi. Elle allait chanter des caramels, caramels mais non, Tu dois juste dire carottes oh, ou caramels Il ne faut sens, pas chanter qu oh ah, Est-ce okay, qu'on oh, si peut donner le nom d'un plat comme croque-monsieur Oui c'est oui, bon, bon Ça c'est bon des bon, croque-monsieur oh. J'en oh. mange aujourd'hui <rire> Oh Mais dis donc Vous jure, j'ai plus la machine J'ai acheté une machine jetable Soit disant tu peux la nettoyer mais tu peux pas enlever les plaques Tu fais comment quand ça a coulé dans les câbles et tout, c'est affreux Ah, ouais. ah mais moi j'avais un mixeur comme ça et eh ben j'ai dû le jeter. Mais qui t'a posé la question <rire> mais personne que j'avais envie de, de partager cette info très consistante avec vous. Oh ah là là magnifique. Euh Jérémie, la lettre C quoi, il y a dans... Carotte, chiaouette, concombre, euh, euh, chips, chips, ouais. euh, chocolat, choco, cho choucroute, chou chou oh, une bonne choucroute ouais. euh, pas mal, pas mal. La lettre B Tiffany. Barre de chocolat. <rire> Elle n'a toujours oh. pas compris le concept Mais si Barre, mais je... barre de chocolat <rire> bah Enfin avec B B, La béchamel bah Voilà quand même, c'est déjà mieux B, frisco Banane Pas mal mon avis, t'en manges pas beaucoup Mais <rire> Si, 5 fruits légumes par jour, évidemment Jérôme bah, euh, bah, bah, bah Ouais bah, euh, bah, euh, lu, là. Tu J'en ai vu, Aurélie Bœuf bourguignon Ah oui Un <rire> ah, bon, bœuf bourguignon, oui, Mais moi si. oui, ouais. Une blanquette Mais Blanquette <rire> de l'eau Une blanquette <rire> Tu connais une pas ta blanquette <rire> Et la bolo Et la, la bolo, bolo. Ah ouais. Et les betteraves ah ouais. Et les bananes là, Ça, j'ai dit Allez, là, on va faire un peu plus compliqué. Celui qui trouve, il La lettre L. Aurélie Limonade, pardon, non, Alors, non, elle tu me de demandes pas, elle a la réponse, tu lui demandes à rien. D'abord, c'est un pardon, tour. Pardon, Et d'abord, c'est de la bouffe, Limonade, ouais, à ouais, boire. Vrai, les limonades, ça voit. Et tu quoi Les tu Ah, j'ai compris, tu puces. <rire> si tu veux. L'étu pas mal. Un. Frisco, litchi. Eh ouais, je crois qu'après on a plus rien. Le, euh, euh, un un lovelovent. À <rire> la tapin. De de l'orange. Ah la tapin. Un pruneau. De de l'orange. Bah oui, oui. Non, la pain bien trouvé, Lapin bien trouvé. Euh oh, lapin, la quai. la ah, C'est le canard, c'est net. Et qu'on a pas la a fait une grosse soirée lapin, les... Des lasagnes. Oh, oh, oui. lasagnes. ouais, ouais. Donc, Tu vois qu'il y a tout plein. C'est en fait toi tu dis il y en a pas. Attends. Euh, on finit avec cette lettre là, la lettre P. Du pâté, patate douce. tu cries Mais parce que pas si dans le des poireaux. Ouais. des, des poireaux quoi, des petits, des... Des petits pois. Euh des... en fait, il y a P, là. En fait, il de la bouffe avec toutes les lettres bah, mais mais oui. Oui. la lettre Z. Des des akouski. Des... Des... <rire> <rire> ouais. Bien joué, bien, <rire> seul, hein, mais... bien joué euh, okay. Zeste de citron. C'est ouais, c'est pas mal. C'est compliqué Je vois pas morceau de viande Z Z non. Euh... Du zèbre Ça se mange Zou <rire> pas C'est Mais plus facile avec un grand sourire Tant que je souris quand j'ai mal à la vie Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit Elle m'a dit donne ça sa à merci puis ta vie comme une jeunesse infinie tant toujours la main au plus démunis Avant d'être important soit l'un d'un minutie Elle m'a dit aussi qu'ici si, nous T' fragile si tout é cool tu as c'est comme ça la vie oui comme ta douleur indélébile combien au paradis O vi avec cette mère en comme ça la vie Maman m'a dit La vie, à la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la danse danse Je venais mais surtout qui j'étais, on avait peu mais on savait donner Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné, sans que tu es te n'êtes pas colorié Beaucoup sont morts pour cette liberté, ne salis pas tout ce qu'on a su aimer Surtout ne te fais pas marcher sur les pieds Ma maman dit mon monde il est faillé, change la veuille humanité, c'est comme ça la vie Oui offre le monde à ta moitié et, et à tes héritiers On voit ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai mama donne meilleur pousse que la nuit en la vie l'amour mama donne meilleur que la nuit mama donne me pou que la nuit j'ai dit mama donne meilleur pousse que la nuit à la vie Ce soir chez Rally des Wendy Entre 16h et 20h Avec le live de A mon avis à la vie à l'amour Sûrement oh, je vais chercher Des vitamines moi Chercher des vitamines Ouais pour Wendy <rire> Et qu'elle voix On l'écoute dans un instant En enfin, fait elle est toute petite C'est un petit bout de femme Comme ça mais, ah, mais euh... elle, est, elle est trop gentille hein. Comme quoi C'est vrai quand, quand tu vois Tiffany Un petit bout de femme aussi Et puis pourtant hein, Oui un, un, du un, petit, un petit gros bout ah, de femme Un gros hein. <rire> euh, Non Jean Bonneau. C'est <rire> <Ça> en <rend> cligneur <rire> Elbi qui va arriver dans un petit instant Sur énergie On va se faire un Dorémi Fabrol Juste après oh, C'est génial, génial On met un casque sur les oreilles qu'une musique Et on doit vous chanter une autre musique Et vous oh devez deviner c'est Oui c'est dur A tout dur. de suite hey, C'est le c'est Randstad Euh oui Dites-moi Que faites-vous demain Demain Oui Le monde change si vite qu'il vaut mieux s'y préparer. C'est ce que je fais. Je bosse dans le bâtiment. Ouvrier du bâtiment, c'est pas très avant-gardiste ça. Ah bah si, regardez. J'imprime des immeubles entiers en 3D. Ah oui, OK. En effet, demain tout est possible. Yes. Et au fait, on imprime aussi des agences d'intérim au cas où C'est noté. Continuons, Continuons à aller de l'avant ensemble avec Printstat. Et vous, que faites-vous demain Printstat. Godi Shop présente la roue de Noël, attention fait tourner. Ouf. Pas facile, euh, je propose un chemin de sable. Et non, mauvaise voie, Steve C'est un chemin de table que nous cherchions. Oh, j'ai fait fausse route. Eh oui, dommage, Steve En ce moment, chez Colichop, jusqu'à moins 50% sur tout ce qui va en cuisine, sur la table et sous le sapin. C'est Noël Et maintenant, je vais continuer avec du Vivaldi mmh, Votre petite nièce Karine joue de la flûte traversière. Oh oh, avec ce concerto, elle sera la vedette de la famille Enfin, elle aurait dû, car soudain vous lancer, c'est l'heure des pochettes de cadeaux yeah Devenez la star des fêtes, offrez des pochettes de cadeaux remplies de billets grattés de la Loterie Nationale. Bonne chance de fin d'année avec les pochettes de cadeaux de la Loterie Nationale. Mes dans un instant sur énergie on a un casque sur les oreilles on écoute une musique et on doit vous en faire deviner d'autres en chantant ça va être compliqué ça sera après le p et on pense sur les routes ce matin au relais ça donne quoi Déjà des ralentissements sur le 400 entre Stock et Mister Pelish vous perdez 22 minutes Énergie énergie get music on hey énergie who mis dog the blizz a shutte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 tell me that you care I'm finally sober I see 6h19 sur Énergie, bonne matinée avec nous. Comme chaque jour. Ouais, je, je, je, je, je, je baisse le micro au de baisser notre toux. Très malin. 20 ans de radio. Oui, euh, dans un petit instant, Michael Moore qui va arriver pour vous sur Énergie. On va se faire un petit Dorémi avant ça avec qui Avec Francesco qui vient de Rebeck. Il travaille dans la production chez... Nos oh il a euh, oh trois enfants Qui s'appellent Solena, Clara et Nicolas Et puis il fait du mini-foot depuis une dizaine d'années Son plat préféré c'est la lasagne Et puis il aime cuisiner Et sa spécialité c'est la bolognaise Mais la bolognaise à l'italienne Ah c'est ah. un italien ouais. ah, Francesco, eh, Francesco, oui. Francesco tu crois qui, il est quoi Il <rire> est polonais, <tout> suédois <rire> Francesco bonjour. bonjour Bonjour Ça va bien ce matin Alors. Francesco Oui ça a l'air d'aller Ah ah ah ah <rire> Seule bienvenue Francesco sur Energy, on va jouer avec toi Doremi Fabrol, le concept Je le rappelle rapidement, il y a un de l'équipe Qui va se mettre un casque sur les oreilles Avec une musique dedans, sauf que lui Va devoir te faire deviner d'autres musiques En les chantonnant, je te laisse imaginer Le, le, le brawl que ça va être ouais. C'est pour, pour ça que ah. ça, ça s'appelle Doremi Fabrol euh. <rire> Tu choisis De jouer avec qui ce matin Francesco Il y a Aurélie de la rédac, il y a Tiffany Il y a Jerem, il y a Frisco Ton collègue Fondélie Et... <rire> avec Aurélie elle stresse un petit peu hein, alors attendez je tiens à dire on l'a jamais fait avec Aurélie ce jeu je crois que c'est la première fois qu'elle va faire avec Aurélie enfin bon, elle... c'est <rires> sa journée aujourd'hui oui, elle, elle est contente <rires> alors et je vais vous mettre Eminem Lose Yourself dans tes oreilles <rires> elle est ravie <rires> ouais, et, et, et tu et vas devoir faire tu tu vas deviner les trois chansons <rire> oh là là. Tu t'en rappelles je connais, je connais pas la première attends je coupe le micro Rechantonne-lui dans l'oreille vite fait euh, On fait comme si on vous entendait pas Bon alors on met la musique Ça va être un moment magique ouais, <rire> C'est bon oh, Ça va fort, hein ouais. Attends, mais je... Baisse, vous... il est sourd, lui. <rire> <rire> <rire> voilà. Ouais, mais si on met pas de musique, ça sert plus à rien de la l'appeler de Rémi Fabrol, qu'elle chante tout court, hein <rire> C'est hyper perturbant. Allez, Francesco, tu joues avec Aurélie de la Redac ce matin. Hein. Je peux dire les paroles oh, Tu peux tu chantes. Comme tu peux. Te... Du là, là. Du, du, du, du. Tout va bien. Loulou, loulou. Tout va bien Tout va bien C'est facile Allez C'est bon ou pas Je dois continuer Encore un peu Tout va bien Tout va bien Je connais pas les paroles en fait C'est qui C'est qui qui chante ça Francesco Tout va bien Non Ouais c'est ça C'est lui mais c'est qui C'est le bon titre mais c'est qui qui chante ça C'est bon Ah il prend les chanteurs Ouais, bah Oui, bah, oui bah, sinon c'est trop facile, ce qu'elle l'a dit les paroles quand même. <rire> <rire> Stromae. Stromae, eh bien... Euh... Non, c'est pas la bonne réponse, c'était Aurélien San. Tout va bien. Ah ouais, Aurélien San qui sera là d'ailleurs le 11 11 décembre. Concert ultra privé. Live Sessions, ici à énergie on ouais. vous en reparlera tout à l'heure, pour comment, comment gagner vos places. Ce ouais, c'est pas grave, Francesco, on y va, le deuxième extrait Aurélie, facile Je peux y aller Vas-y. Oui. On s'était dit rendez-vous dans dix Même jour, même heure, même pomme On verra quand on aura 30 ans Sur les marges de la place des grands hommes <rire> On si souvent en videl La belle Zébrine me à Alors à ton avis Francisco Je vous, vous moquais quoi, chante euh, fort Pat... Patrick Bouel Patrick Bouel, mais oui bonne réponse ouais ouais, oh Attendez-moi même journée même... Même quoi même Stop, stop, stop Non, non, c'est pas pomme. même pomme C'est même porc, non Même porc Même porc Pour pomme. le bateau moi je, dis, moi, moi je dis même pomme Ah non, pomme. moi je disais m'importe Genre je m'en fous Comme vous voulez On s'était dit rendez-vous dans 10 ans Même jour, ma heure, m'importe on, on, on va aller googler ça Alors même attends, pomme. moi c'est m'importe Même, po même porc J'étais super pomme. fan en 1900, euh, 1991 même... euh, Je peux vous dire que c'était même pomme Parce que tu reviens avec la même tête Oui, avec la même pomme Ah, moi je crois que c'était le même porc Pour prendre le même bateau, quoi, tu vois Ah non, non, non, Ah, incroyable. Ah, ça moi j'ai tous des années que je crois que c'est le port et toi c'est même m'importe. M'importe genre au ce rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, m'importe. C'est grâce <rire> à du les 5 fruits et légumes par jour. Et <rire> hey mais les gars, je suis choqué Ça fait 10 ans que je chante cette chanson, m'importe moi. j'ai même même port moi. Mais je continuerai à dire même port moi, ça me trouve pas très bien. Même jour, même heure, même port pour prendre voilà, même bateau, le bateau, c'est logique quoi. Mais ils sont sur une place, la place des grands hommes, pas le bateau. <rire> Bon, Francisco, ça n'en fait un de bon. Il en reste un ou pas Non, non, il a deux bons. C'est vrai oui. deux bons. Ah non, il a eu tout pas bien. Le premier, oui, tu fais un. on va s'y gagner. Euh... Ouais, <rire> bon, ouais, ah, bon, si, bon, je veux bien faire le troisième, hein, si vous voulez. Oui. Allez, on se le tente ouais, pour ouais. le plaisir. Oh, Et vous que ça dure longtemps. <rire> <rire> nan, nan, nan, nan, nan, ah, non, oui, non, non, non, non, Ah oui, c'est sûr. Alors Ah oui, facile. amis C'est deviné hva har du s'entend Que jamais la raison n'attende Eh ben, c'est gagné mon Francesco, bravo! et bravo Aurélie hein, je tiens à dire quelle belle prestation je chante mais d'habitude déjà au naturel comme une casserole mais alors là j'ai pas entendu ah, ce que bon ça donnait il vaut mieux oh, pas, pas. pas. tu écouteras sur le replay la, d'accord l'agriculture la, te remercie pour la pluie qu'il y aura aujourd'hui <rire> Francesco cadeau pour toi on te laisse choisir ensemble Bluetooth quatre places de ciné ou la dernière compil énergie qu'est-ce qui te ferait plaisir mon Francesco euh, l'ensemble Bluetooth et eh ben c'est quoi on te l'envoie à la maison on te souhaite une excellente journée Francesco à bientôt un grand merci salut Je... Au revoir Ouais non dis-moi dis Je peux saluer quelqu'un Vas-y vas vas fais une dédicace euh, ah, oui, Je passe un bonjour à tous mes amis Qui se sont réveillés pour m'écouter à la radio oh. Ouais Et à ma femme À ma future femme Qui j'aime Ah félicitations ouais. wow et, voilà, est et, et le message est passé Francesco on nous souhaite une belle journée, à bientôt merci à vous aussi Francesco. Francesco. 6h25, c'est Michael Moore sur énergie now nah, walk to the club like what up i got a big pack nah, i'm just pumped i bought some shit from a thrift shop ice on the fringe is so damn frosty the people like damn that's a cold ass honky keep rolling in hella deep headed to the mezzanine dressed in all pinks and my gator shoes those are green drake then a leopard mink girl standing next to me probably should have watched this smells like r kelly sheets piss but shit, it was 99 cents I could copy it washing it not to go and get some compliments passing up on those moccasins someone else has been walking by oh. me and, and grudgy man I'm stu thinking and bustssing and saving my money and the manla happy that's for bargain rich oh. I'm gonna take your grandpa style I'm gonna take your grandpa style no for real ask your grandpa can I have his hand me down thank your you. lord jumpsuit and some house slippers dokie ground in the jacket that I found out oh. I had a broken keyboard yeah. I bought a broken keyboard yeah. I bought his seat blanket then I bought a new oh. hello hello my ace man Marilla jump i ain't got nothing on my fringe game hell up I could take some glow winks make them cool so let me go hands to be like oh he got the velcro I'm gonna pop some tags only got 20 in my pocket I I I I'm I'm hustlin looking for a come this is fucking my awesome. I'm gonna pop some tags only got 20 in my pocket I I I'm I'm looking for a come up this is fucking awesome. tags, my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 J adore Michael mort sur énergie ouais, va coucher bébé il est encore tôt pour se réveiller 10 euros <rire> pour l'acide d'EIT il y a les sondages du mardi qui vont arriver juste derrière 15% des belges ne mangent jamais jamais jamais jamais ça jamais, jamais never, never, never des là. légumes <rire> non ça c'est 15% de frisco qui 15% des belges ne mangent jamais ça on en parle dans un petit instant sur énergie c'est les sondages du mardi qui arrivent Yo, you know we about to make moves, you dig?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 Did you play that track? Check my Kung its like I'm under attack. I wear my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you break me in with a kiss on the lips. jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just a key. Let me help, trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. See what I come to find It's moves, You do I can't dance in the way that you do Yeah But I got that love that you ain't used to And when the DJ's spitting that song that we groove to all oh my, yeah Teach me how to Pour un avenir ensoleillé pensez à l'épargne pension de fédéral assurance 10h30 sur Énergie. Dans un petit instant, les sondages du mardi qui vont arriver pour vous. Il y a 10 euros côté IT. Et là, voici la météo. Des nuages et de la pluie ce matin. Je n'y suis pour rien, je le <rire> précise quand même. Sinon, aujourd'hui, le temps reviendra généralement sec. On aura des nuages, des éclairs, 6 côté température, entre 4 et 10 degrés. la qualité de ce mardi 4 décembre à 6h30, c'est avec Aurélie Haddon. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Aller chez le médecin coûtera plus cher l'année prochaine. Les consultations chez le généraliste augmenteront de 3,33% dès le mois de janvier. Même augmentation pour les visites à domicile et le dossier médical global. Il faudra aussi compter 3% de plus pour le ticket modérateur. On reparle des métiers pénibles. Les médiateurs vont remettre leur rapport au ministre des Pensions et de l'Emploi. Ces médiateurs, ils ont été désignés par le gouvernement pour faire avancer les négociations entre les partenaires sociaux. Négociation à propos de la liste des fonctions pénibles dans le secteur privé ces métiers permettront aux travailleurs de partir plus tôt à la retraite ou de bénéficier d'une pension plus élevée en sport en football le ballon d'or a été décerné hier soir il a été remis aux croate luka modric il a été préféré à christiano ronaldo et antoine griezmann côté belge eden hazard est 8e devant kevin de bruyne de son côté thibaut courtois est 14e et puis Kylian Mbappé n'est pas parti les mains vides puisqu'il a reçu le trophée Copa qui désigne le meilleur jeune en 2018. Enfin toujours en football, on dispute les huitièmes de finale de la coupe de Belgique ce soir. On débute les huitièmes de finale. Courtrey reçoit Zult au Game à 20h30 et puis à 20h45, la Gantoise fait face au Berscott. La Belgique c'est l'Atomium, le Manneken Pis, le chocolat, la frite, la fricadelle et le 69 sur allergie. Ah, tu vois, ça Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses là à croire. Bah, crois pas que ce soit le moment d'être associé au gouvernement hein. je vous dis euh, ouais. merci tu jingle s'il te plaît GG merci Dino Road sur l'énergie on écoute ça maintenant il y a Jason Derolo qui va arriver 6h33 bonjour bonjour on est là avec la team des winners la team des fifous et les sondages du mardi qui arrive juste après restez branchés love we share this is what we're... on sang sur énergie c'est 10 David Guetta tous ensemble Alors ça comme tous les mardis 6h35 voici les sondages du mardi Sondage du mardi avec un sondage belge. Ce matin, évidemment, un chiffre belge. On en parlera euh, à la fin de ce sondage. Oui, je le mets, mets toujours en dernier. On garde le meilleur pour la fin. Pour la fin, monsieur. Une femme sur trois fait ça avec d'autres parents à l'école. À votre avis. Elle compare ah. les points. Non, frisque c'est pas ça. Critiquer les Tiffany, profs. Critiquer les profs non ah, plus. Ah, j'allais le dire. Jerem Critiquer les autres élèves. <rire> <rire> tu l'as vu, lui, on combien il habillé Non, c'est pas ça. C'est une femme... On parle que des femmes, hein, pas ouais. des hommes. C'est ah. une femme sur trois fait ça avec d'autres parents à l'école. Avec d'autres femmes ou avec d'autres parents D'autres parents. Critiquer la cantine. Frisco. Non, c'est pas ça. Euh, draguer euh. d'autres parents Ouais. Non. Oh. Même plus loin. flirter Mais non. Une femme euh. sur trois ouais. flirte avec d'autres parents à l'école incroyable ah c'est fou ça oh, je vais ouvrir l'oeil tout à l'heure <rire> moi ça me donne surtout envie de faire un enfant pour l'amener à l'école bonjour bonjour bonjour oui je suis le papa du petit oui, ouais. moi, <rire> oui oui tout à fait oui, oui non la maman est débordée c'est incroyable. incroyable ah oui c'est papa c'est papa <rire> qui s'occupe de tout oui tout à fait, tout à fait. Marco d'Energie non c'est pas moi non non non oh là là comme il exagère ah je te jure oui bah ça serait mon cas moi euh, c'est la particularité de 53% des emails qu'on reçoit A votre avis quest que, Quelle est la particularité Tiffany Bah il y' a pas de De pièces jointes De pièces jointes Non c'est pas ça C'est des spams Des spams Jérème euh, Bien vu Non c'est pas ça A mon avis c'est même plus de 53% des emails Ouais de la newsletter là Des trucs que tu oh, t'es oh, c'est chiant ça Tu sans faire exprès Où il était mis Confirmer euh, les conditions d'utilisation Et en ah, tout petit il mis Recevoir tous des, des, <rire> des mails Qui t'ennuient toute la journée Il y a un petit truc Sachez-le dans ces mails Faut descendre tout en bas du mail Tout en bas et c'est en tout tout tout petit, se désinscrire. Ah ouais. non, en tout petit. Hein. Ouais, je sais. Sortir d'abord. Mais il faut le faire. Ben je le fais ouais, oh ouais, C'est ça la réponse ou pas Non c'est pas ça ah. Mais pardon Du coup on est parti sur un homme, <rire> parti sur Digression de dingue C'est la particularité De 53% Des emails reçus C'est hallucinant en plus hein, Ah c'est des publicités Pour faire agrandir Ton bâtard entre les jambes <rire> Moi j'ai que ça Comme pub Je comprends pas Mais euh. tu vas mais sur mais ça, ça Oui ça dépend Moi jusqu'à toi Je vais en en question Ça veut dire Qu'ils t'ont bien ciblé peut-être Eh ouais, bien c'est tout simple C'est la particularité De 53% Des emails reçus C'est qu'ils sont réellement longs lu. Ah, 53% des emails reçus sont lus, tout le reste Donc, sont pas lus. Oh, Donc 47% n'est sur... ouais, pas lu, C'est ouf. Hein. Ouais, ben j'ai on a ça là, avec la radio. Je te regarde mais non, on ne dit pas. <rire> Clairement. Pff, vrai, on s'en fout. Ah, tu veux dire que ça, Tiffany alors. va faire un truc ou quoi Le mail que je t'ai envoyé que tu as jamais répondu. <rire> Euh, euh, oui. Ah. Euh... Il doit être dans les... Tu veux un... Ah, peut-être. Alors... Euh... Les indésirables. Non, les indésirables. Ouais. 15% des Belges ne mangent jamais ça. Et je pense que dans l'équipe, je il ouais, y en a qui doivent être comme ça. À être chichis, chipoteux. Chi euh, du poisson Pas du poisson. Non, ah. Jérème. Ah, du gras. Du gras. Non, c'est pas ça non plus Aurélie de la rédactif. Fanny. Des conserves Non plus. 15% des Belges ne mangent jamais ça. les con... En fait, c'est un aliment... Mais qu'il y a une, par une particularité. Les tous les aliments en fait même Les si champignons, de champignons. Ah, qui, qui sont euh, périmés. Qui sont périmés, aliments périmés, dépassé d'un ou deux jours, c'est la date. Et eh bien 15% des Belges ne mangent jamais les aliments périmés. Ça va, c'est pas beaucoup, 15%. C'est pas beaucoup, mais moi je trouve que pour un jour ou deux, faut pas ouais. faut pas voir. Bon, ça dépend, c'est quoi Oui. Non mais évidemment, euh... si tu as des grumeaux dans ton lait, euh, tu vois qu pas Qu'est-ce qui se passe à minuit Minuit 1. Ah oui non, ça euh... c'est clair Mais moi j'ai toujours j'ai toujours peur de me choper un truc Ou tu vois d'avoir bah... l'estomac un peu mais fragile ça... Et de me dire en, euh... fait, a, en fait il y a deux trucs Il y a de consommer de préférence avant Donc ça veut dire que ça ça, c'est encore bon après Mais ça a plus le même goût entre guillemets Et cons <rire> consommer avant tout, tout court et de toute préférence c'est tu pourras aller aux toilettes mais on sait pas à quand ça va prendre. Ouais c'est ça. On t'a prévenu mais tu peux quand même manger. Non, c'est vrai en plus je te jure. Et après il y a chez à consommer avec modération. Oui. voilà. Ça c'est ça c'est pour moi, c'est les frites. <rire> non mais c'est vrai qu'ils mangent. tout le monde mange du périmé. enfin du périmé, on s'entend. <rire> tout le monde mange du périmé. <rire> mais euh, moi moi oui, ça m'arrive souvent. C'est vrai Et je préfère acheter même tu sais au magasin parfois il marque 30% ah oui, oui. parce que ouais. on est le jour même où c'est périmé, je suis, je suis que les gens prennent pas quoi alors qu'à chaque fois j'ai jamais jamais eu de souci et c'est mmh. beaucoup moins cher. Moi je le prends mais alors si je suis pas sûr de le manger dans les jours qui suivent, je le mets au congéle. Ah voilà la la solution et congélateur. C'est super. Euh, non mais, mais c'est vrai, faut pas trop jeter les, les amis parce que on jette beaucoup, on est déjà dans une ouais. société où on surconsomme comme des cochons. Euh, alors si en plus on jette dès que ah c'est 2 ouais euh, jours de dépassé euh, Je dis pas, hein, pour du poisson, oui, je veux bien, mais pour des yaourts, vous inquiétez pas. Hein. Oui, c'est ça, les yaourts. Comme fait. dit Aurélie, hein, à minuit, il n'y a pas les pattes qui sortent du yaourt et puis euh, ah, le yaourt qui commence à marcher dans le frigo. Je vais te oh, rendre malade. Il commence <rire> à parler et tout avec le fromage d'à côté. Hé, hey, fromage, toi aussi t'es périmé. Ouais, moi, ça fait déjà trois ans. <rire> minage minent un Je viens de découvrir un truc, les gars, je m'en suis même pas, je n'ai jamais, enfin, jamais rendu compte qu'il y avait Willy William dans la chanson. Ben oui. Ouais. Vous voyez le chanteur euh, ouais. français qui a fait, bah, il dit vite fait, il dit un truc, hein, il dit oui, oui, oui, parlez-vous français, français, oui, oui, oui. oui. Bah, bah, 100 000 euros. Merci <rire> pour ta participation. <rire> oh, oui, oui, Ah non, il en dit plus Parlez-vous français Ah oh, bah ça va, ils lui ont fait faire les trois traductions oui. 200 000, ah bah ça va, il a pris cher Il coûte un peu plus cher que Google Trac Ah tu m'étonnes Louane, Julien Dorel-Duo, j'adore Midi sur novembre, terrible sponseau Et dans quelques minutes, j'ai pour vous des lois absurdes C'est vrai qu'on se dit souvent en Belgique on a des lois absurdes C'est vrai, enfin, il y, vrai. y en a pas mal Et ben je vous garantis que dans le monde entier Il y a des pépites aussi dans d'autres pays On fait un petit tour de ça, un petit tour d'horizon Ça sera juste après Loan et Julien Doré sur Énergie à tout de suite le sur, énergie, sur Énergie On vous joue vos hits préférés Sans s'arrêter Dans la playlist Énergie Chaque jour à 9h et à 20h C'est vous qui programmez Vous qui décidez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 enceintes intelligentes Sonos One à vous de choisir sur Proximus.be Valable pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Toutimus. Jean est costaud. Très costaud. Oui. C'est normal, il est livreur. Euh. Sa spécialité, les frigos américains. Les gros. Tellement gros qu'il faudrait 3 américains pour les porter. Non, 4. Wow. Et en plus, Jean les porte seul, à une main, et il est belge. Non, peut-être. Alors, imaginez-le, fermer la porte de son transporteur. Wow. Le Volkswagen Transporter résiste au plus coûteux Profitez déjà des conditions salon avec un renting financier de 0%. Offre réservée aux professionnels. Plus d'infos sur Volkswagen Commercial Vehicles.be. Aujourd'hui, Décathlon rend hommage à Roger. Pour les fêtes, Roger souhaite toujours une bonne santé à sa famille. Mais cette année, il a décidé d'en faire plus. C'est normal, je les aime. Et de leur offrir cette bonne santé. Il est donc allé chez Décathlon pour faire ses cadeaux. Son garçon a reçu des nouveaux skis. Wow Et on en fera à deux. Sa fille, un snowboard. Wow Et on en fera à deux. Et sa femme, des raquettes de neige. Mais je voulais des raquettes de tennis. On peut échanger Bravo à toi, Roger. Parce que le sport, c'est le plus beau des cadeaux Viens chez Decathlon, magasin ouvert ce dimanche sur decathlon.be Decathlon .be. Decathlon Décathlon Aldi est ce que certains en disent Il y a des bons vivants qui prétendent Les vins chez Aldi, ils sont trop bons marché pour être bons Ce n'est pas vrai Les sommeliers de Aldi mettent toute leur expertise à sélectionner de bons vins, abordables, mais sans compromis sur la qualité. C'est ce qui vient encore d'être confirmé par les critiques, les concours et les tests gustatifs. Plus d'infos sur qualitéprouvée.be. Et en ce moment, découvrez notre offre temporaire de vin de fête en magasin. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Hé, hey, Bleu, fais gaffe, tu vas te faire tartiner. <rire> Et toi, fais pas le dur. <rire> Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. 8h46 sur énergie dans un petit instant Louane et Julien Doré qu'on va écouter et euh, le jeu du potin qui va arriver aussi dans un petit peu plus d'une heure là reste branché euh, on va revenir avec les lois absurdes qui vivent un peu partout dans le monde mais avant ça un point sur les routes orélis c'est pas terrible Toujours des ralentissements sur le 400 au sud du pays vous perdez 34 minutes entre Stockheim et C'est tout à fait <rire> <tousse>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 J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges J'irai revoir le maire sans toi oh, baby.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 Il est sur le pas de prendre toujours un peu plaisir sur toi Il est midi sur novembre nous ne partirons pas ensemble ton cœur a décidé pour moi Vato, ça va arriver dans un instant Avec Solo euh, C'est ce <rire> Il vient d'Esti euh... C'est un accent qui ressort ressemble à un coup comme ça euh, 6h50 sur énergie bon réveil avec nous, bonne matinée On va parler des lois absurdes Vous vous dites parfois en Belgique on est servi au niveau des lois absurdes Je vous garantis que dans le monde Il s'échauffe le cerveau aussi pour trouver bon des trucs euh, sympathiques euh, Par exemple, la Venise Interdiction de nourrir les pigeons autant tout le monde le fait. Je sais pas c'est si déjà remarqué à la place se chair, l'endroit où il y a le plus pla... de pigeons, ça euh... oui, la place Saint-Marc. La place non l'endroit le, le, où il y a plus de pigeons c'est c'est non c'est pas pas à Venise. Mais... Oh. <rire> ah je... <rire> hey, non je parle pas de ces pigeons là moi. Euh ouais non c'est plein Saint-Marc, c'est ça Ouais place Saint-Marc à Venise. Ah, c'est je... là où il y a les, les masques et tout le bazar euh... Enfin t'as ouais. jamais été placé à mar à Venise Les gars jamais été à Venise donc non Quoi? on se détend Non j'ai pas encore été mais dans la J'ai jamais été dans... à, à Venise de... non plus hein. Euh, ouais. bah... ah, Les amis il faut faire Venise, c'est magnifique bon hein. Ouais, bah, Désolé, on, on vient euh... pas du ouais. BW nous hein. <rire> On a pas les moyens mon pote J'aimerais bien faire Venise, c'est très beau ah à ouais, faire Si mais... vous avez eu l'occasion de le faire, faites-le Voilà et j'irai nourrir les pigeons puisque c'est interdit à Barcelone il y a une loi qui est interdit de cracher dans la rue Allez bien Ouais, à fond bah bah, bah, Elle ne s'applique pas sur les terrains de foot apparemment à Barcelone <rire> <rire> euh, euh, En France, interdiction de se promener avec un éléphant sur la plage <rire> <rire> en Comme France? si c'était ah, déjà arrivé une fois Oui c'est ça genre, t'as un mec un jour il arrive avec son éléphant sur la plage qu'il tout va bien oui, J'ai eu un problème, un jour moi je suis arrivé avec ma trompe d'éléphant et on m'a... Oh là là, <rire> là, là, là, là C'était nul 5 <rire> euros pour 20 dix C'était nul T'es jaloux c'est tout Non t'es vantard 5 euros pour ma hiverne Je dans la douche hein. <rire> Les mais gens pour... vont se poser des questions bah, ça. oui Ça nous est arrivé une fois d'être dans, dans la douche avec Frisco ah, je vous plus, pas, en fait. pas dans la même douche Mais non mais on a été faire un mini-foot et, oui, ah, et du coup vous avez comparé votre ombre d'éléphant ah, Évidemment On a fait l'hélico <rire> <rire> Allez on continue avec les lois absurdes dans le monde Qu'est-ce qu'on a d'autre On a en Turquie Interdiction de détruire un billet Billet de banque Ah bon ouais. C'est normal mais Je crois qu'ici c'est pareil hein. Ouais, Je me pas souviens Gainsbourg qui avait fait ça à la télé Je sais pas si vous, vous rappelez il, hein, avait, il, avait, il avait allumé il avait son, son ouais. cigare avec euh, un billet Oui, dingue. <rire> dingue Mais non mais ce mec était extraordinaire Pour ce genre de choses ouais. Je peux te dire avec les gilets jaunes Il foutu un de ces bordels Gainsbourg <rire> ça aurait été magique Oui, euh, merveilleux euh, On part au Caraïbe Interdiction de porter des vêtements de camouflage au Caraïbes hein Ah bon Ou il faut que tu miras au Caribe, vu le soleil, tu ne pas de mettre des vêtements de camoufage <rire> euh, Entre nous <rire> C'est quoi Un peu bizarre euh, En Allemagne, interdiction de manquer de carburant sur l'autoroute Tu peux pas tomber en panne là-bas, tu te fais défoncer Mais tu que j'ai un ami qui est tombé en panne dans les tunnels ici en Belgique Tu peux tu reçois une amende quand bah tu tombes en ouais, panne d'essence ouais, ouais. C'est ouais. dingue ça ouais. Ouais. En même temps je peux comprendre parce que du coup tu mets tout le monde en retard ça Tu voilà. bloques la circulation ouais, ouais mais c est, c est relou C'est relou Ça a failli m'arriver, moi, encore, il y a pas longtemps, hein, je vous le dis. C'est le que tu fais pas gaffe, tu regardes pas. Ah ouais, le coup de... Oh, bah tiens, c'est miséro ah Il va peut-être y, y, y, y, ouais, y, y aller. Il va falloir y aller vite. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, loi stupide au Japon qui interdit l'obésité Le gouvernement euh, japonais a établi en fait un tour de taille maximum de 85 cm pour les hommes et de 90 cm pour les femmes. C'est quand même le pays des sumos oh, c'est pour ça. <rire> ça un peu les un peu de l'ironie quoi, ouais, tu vois, euh, c'est c'est le truc comme je crois que dès que tu as en surpoids, tu dis bon ben je crois que je vais à tout arrêter, je vais faire sumo. <rire> Au moins ça j'ai le droit. <rire> euh on a l'Alabama, aux États-Unis, il est illégal de porter une fausse moustache. <rire> c'est blague. C'est magique elle est pourquoi Pourquoi tu mettrais une fausse moustache Non, une soirée déguisée, tu te déguises en village people, tu peux tu peux te faire coffrer. Tu peux faire coffrer, tu c'est magique. Ouf. En Grèce, interdit de porter des talons aiguilles sur les sites historiques. Je peux comprendre. Oui ça oui. je peux comprendre. En ouais, même temps, tu vas comprendre. pas avec des talons aiguilles non. sur des sites historiques. Euh... Mais déjà si tu dois monter à l'Acropole, là il y a 800 marches Un euh, talon aiguilles, c'est chaud ouais, c'est un peu <rire> un peu compliqué. Alors celle-là, elle est particulièrement ouf. C'est à Singapour. Le chewing-gum est interdit. Alors à Singapour enfin, C'est même carrément prohibé quoi. Tu c'est comme si tu avais de la drogue quoi. Et depuis 1992, ouais. Interdit et... d'en vendre, d'en importer, d'en oh gens... avoir, ah, de rien. Les gens en mauvais alène alors du non, coup. Non, mais c'est euh... peut-être pour éviter euh, de les retrouver à terre et la vendre. Je pense, ouais. Ah, on est collé parcours, la pas. semaine dernière sous ma semelle. Oh oui, C'est truc... relou oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis on finit avec une noix absurde en Suisse Ils sont magiques, ils nous ont mis 5 d'eux Mais alors je peux te dire qu'ils en ont une belle euh, Après 22h, interdiction de tirer la chasse d'eau Quoi Véridique Pourquoi le gouvernement a décidé Parce que c'était une nuisance sonore et une pollution olfactive. Ouais. Dédicace à toutes les gastros. Mais ah, <rire> pollution olfactive, de quoi Oh, toi, ça se voit que tu as jamais été chez Tiffany. tu <rire> peux comprendre qu'on l'arrête après 22 heures. Ah, ouais. C'est tiange 4, la nana. <rire> I wish it was among your excess But I got nobody Here on my own I wanna it, But I'm broken hearted Cry, cry, cry Since the day we parted Touch, touch, touch But I got nobody So I do it so Long 57 marche ménot qui va arriver côté Et alors c'est l'excellente nouvelle hein le 21 décembre ça va arriver très très vite hein. dans moins de 20 jours on fait notre dernière émission de la pas de la saison mais de l'année puisque après ce sera ah 2019 oui, entre bien ouais. Ouais. dernière émission est en public forcément puisque ce sera le dernier vendredi euh, avant les vacances. excellent Pour bon, venir avec toi et il y aura Alice Underroof qui sera notre invitée. Oh, génial. Ah génial. ça va être sympa je vous le dis moi. 21 décembre vous avez envie de venir avec nous en studio inscrivez-vous maintenant c'est sur énergie.be vous venez avec qui vous voulez avec des potes avec la famille avec les enfants avec des collègues hein. vous pouvez venir au boulot ça va être trop bien énergie.be pour, pour, pour vous inscrire oui tout à <rire> fait ouais, euh, ouais j je voulais dire qu'on avait un super bon petit déj aussi ouais, la dernière vrai. fois de la boîte à tartine à Olué et on, je crois qu'on aura à nouveau euh, le petit déj de chez eux oh bah s'ils veulent remettre le couvert moi je suis bien partant ah, c'était bon. super, bon. super très, bon. bonne coupe, très bonne couclette très bonne ah, couclette vraiment il y a de de ouais. la couclette moi je vous le dis c'est à la boîte à tartines boîte à tartines à vous Louis Saint-Lambert qu'on embrasse très fort euh, voilà merci ouais. pour le petit déj je pouvoir mettre le couvert avec grand plaisir vendredi 21 décembre inscrivez-vous énergie.be pour venir avec nous dans le public et nous on écoute marche Marshmello il revient juste après on perd la mesure du temps on attend pas maintenant mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments on se laisse porter par le vent on sait jamais dans quel sens si la route est longue la vue en voilà distance si on rêvait plus loin s'écrive dans les tournoves On cherche un passage sans boussole en dérapage, en survol On prend les virages for coller au sol il y' a pas de stage, pas d'école Alors on prend des notes des notes au vol Les photos de nous qui dénotent On les décolle On prend des notes, des notes au vol Champassage sans vous en parapège au survol Prends les virages faut au col au sale a pas, de stage, pas des halt t'en a les photos de nous qui dénotons les décal it's the most wonderful time of the year Trop ridicule. Les kilos s'accumulent. Je suis sûr les rotules. It's the most time of the year. Avec les offres illimitées Orange, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. Orange. Il est temps une sur C'est mardi biennu. Allergie. un avenir ensoleillé, pensez à l'épingle pension de Fédéral Assurance. Dans un petit instant, on va jouer au qui peut battre en culture un quiz de culture générale. Ce sera dans quelques minutes. avant à la météo pour aujourd'hui. On aura des nuages ce matin avec encore de la pluie, surtout en Ardennes. Sinon aujourd'hui, le temps deviendra généralement sec. On aura des nuages, mais aussi des éclaircies, des températures entre 4 et 10 degrés. Pour nous informer sur l'actu de ce mardi 4 décembre, c'est aurélia donc on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Consulter le généraliste coûtera plus cher à partir du mois de janvier. Il faudra compter 3,33% de plus. Même euh, augmentation pour les visites à domicile et le dossier médical global. Il faudra aussi compter... Euh, plus de 3% de plus pour le ticket modérateur. En France, le gouvernement l'annonce, il va faire un geste suite aux actions des Gilets jaunes. Hier, une réunion au sommet a eu lieu autour du président Macron. L'Elysée a donc décidé de faire un geste d'ouverture pour répondre aux mobilisations en cours. Le Premier ministre Edouard Philippe devrait rencontrer les représentants du mouvement aujourd'hui. En sport en football, le Ballon d'Or a été décerné hier soir aux Croates. Luka Modric. Il a été préféré à Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann côté belge et Denazard est 8e juste devant Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et pour sa part 14e. Enfin toujours en football, on débute ces 8e de finale de la Coupe de Belgique ce soir. Courtrai reçoit Zulte Waregem à 20h30 et à 20h45, la Gantoise accueille le Berscot. Nom de nom de nom de nom. Vous avez oublié quelque chose Mais oui, du gruyère pour mon gratin. Arrêtez-vous aussi chez Qwait pour vos achats de dernière minute, ouvert tard le soir. C'est sur énergie bonjour Bonjour C'est mardi Et on démarre ce mardi avec vous comme chaque matin, dans la bonne humeur évidemment, avec vos hits préférés. Ça fait plaisir, Sondi with Newstown Trouvez les femmes qui nous écoutent chaque matin, les filles, les femmes, on vous aime, on vous embrasse oui, On a Tiffany qui est au standard parmi les femmes, les est plus belle. Bonjour. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, ribe, des fois je dis des trucs comme ça bah et oui, c est, c est étonnant, ça ça figure de sor. Ça sort tout <rire> <rire> dit la bande à coucher qui était nous comme chaque matin. Bonjour. Bonjour. Y'a yeah, Frisco Bonjour tout le monde, bonjour Marco Bonjour, bonjour Y'a yeah, Jerem Hello Hello, how are you I Good and you uh, Y'a yeah. <rires> Marche Mello qui va arriver côté IT On va faire un nouveau jeu C'est le qui peut battre Dans un petit instant C'est un, un quiz de culture générale Tout oh, simplement Et bien. vous avez vous allez vous affronter Avec quelqu'un de l'équipe ah, avec... ah donc on va jouer contre les gens Ouais Oh, Et ça bien. va genre, euh, pour vous les fifous, c'est qui peut battre Jerem, tu vois c'est okay, Qui okay. peut battre euh, Frisco qui okay. peut battre. On joue à ça dans un petit instant ouais, Et puis n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux On vous attend, on a mis une petite vidéo ce matin euh, Très sympa, enfin hier déjà Avec euh, Bohemian Rhapsody, je ne sais pas si vous avez vu le film ah, oui, elle est géniale cette vidéo Avec le petit hamster C'est ah, formidable c'est vraiment Allez voir ça, c'est sur les fifous du 69 sur énergie On vous a mis la vidéo Et je vous mets juste ça Ah ouais quand oh, il est au Live Aid ouais. <rire> J'adore. Allez mais il faut voir. voir ouais. Allez vraiment aller voir la vidéo, elle est très très comique ça mais ça met de bonne humeur en plus, je vous le dis. Ouais. Sur Facebook, notre groupe ultra privé top secret. Et on vous accepte donc voilà, c'est un groupe fermé, on est entre nous comme ça. Et puis dès que euh, y a de des gens qui viennent. demandent, hop, on les accepte. Mais top évidemment, TV. évidemment, on ne juge en rien nous. Exactement. Vous venez nous rejoindre, c'est les fifous du 69 sur énergie, on vous attend maintenant. Qui peut battre On fait ça juste après Marshmallow à Pure, c'est ce qu'on écoute maintenant sur énergie. 7h5 bienvenue. Lately, I been, I been thinking, I want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 Petit instant, Dean Lewis qui va arriver sur Énergie. Oh, un peu de douceur. Hey, C'est hors neuf sur Énergie. Nous allons jouer ce matin avec Edith euh, qui vient ce matin avec nous pour jouer. Bonjour. Edith qui travaille comme employée dans une banque du côté du Luxembourg. Elle adore la lecture et elle mise depuis peu au jardinage. Elle fait aussi de la marche de temps en temps et puis elle adore les épisodes de la série Rex, chien flic. Son plat préféré, c'est les scampis diaboliques. C'est une spécialité qu'elle fait elle-même. Scampi cuit dans une sauce piquante. Et... Tu sais tu me de ce corps la meuf elle vous fait une recette de cuisine tu vois Je suis sûr qu'elle était sur Google Alors comment faire les scampis diaboliques mais tu non, connais mais pas mais... les scampis diaboliques Et non je connaissais pas et j'ai demandé bon, à Edith enfin... de m'expliquer ce que c'était ouais, ah. parce qu'à part faire une pizza au four toi tu savais à faire Tu es hier j'ai fait des pâtes carbonara mais de la vraie de, des pâtes des pâtes de avec des œufs Si et tu déglaces les les lardons avec du vin blanc et tu mets du jus de citron Mais faut pas les mettre à la glace hein, les lardons déjà à la base hein Déglace euh... Malin Déjà c'est des lardons c'est avec de la joue de porc vrai carbonara Oui, mais moi je suis <rire> avec du lardon. Donc c'est pas la vraie carbonara. C'est ma spécialité. Right. Edith, bonjour. Bonjour. Ah bonjour bonjour Bienvenue ce matin dans bonjour le mais 9 Edith, j'ai une question, vous voilà. <rire> voyez. Il est mort de rire. J'ai déjà ah, peur la question, regarde, il, il ne bon sait pas se remettre. Ça y est, la blague est faite. Hein Edith, j'ai une question, je peux oh la poser. 5 euros Hey, on, on, on voit que c'est le début de mois pour Jérôme Tous les jours il claque hein, dans la cagnotte le gars hein. Il va oh. dépasser tout le monde bah, Désolé Edith T'imagines <rire> sa femme à la fin du mois Bon tu vas faire des courses Désolé j'ai plus d'argent Pourquoi Ben la cagnotte <rire> C'est ce qui va t'arriver moi Je te dis attention Edith ce matin nous jouons au qui peut battre C'est un quiz que tu vas devoir faire en fait En, en, en affrontement j'ai envie de dire Avec quelqu'un de l'équipe Edith oh. avec qui Tu as envie d'être face à qui ce matin il Yafrisco Il y a Jérémie, il y a Tiffany. Pas Tiffany bah Non, puisque j'ai fait le questionnaire. Ah, bah ouais. Alors pas Tiffany, euh, Aurélie de la Rédac ou notre ami euh, tiens Pourquoi pas le stagiaire Thomas le faire jouer une fois euh... Aurélie. Aurélie de la Rédac. Ouh, tu t'attaques à du morceau. Elle a, elle a la cote ah, aujourd'hui. Ah oui, ah oui c'est oui, ah, Aurélie. C'est Google. C'est euh, journaliste. Hein. Donc, on les... se met pas la pression, Aurélie, du non, tout. Du tout. <rire> Jouons tout de suite à qui peut battre Aurélie de la Rédac D'accord. Je pose la question, Edith et Aurélie. Oui. Si vous avez la réponse, vous devez donner votre prénom avant de donner la réponse, d'accord Oui. Vous vous affrontez, hein, donc il n'y a pas de cadeau. <rire> Voici la première question. Dans quelle fable de La Fontaine, un animal très économe s'oppose à Aurélie. un animal très dépensier Aurélie de la rédac. Je peux Vas-y. La cigale et la fourmi. Oh, et la cigale et la fourmi Bonne réponse ah, Bah oui mais Edith aussi Moi j'aurais été toi J'aurais pas pris Aurélie hein, euh, Sur ce genre de questionnaire J'aurais J'aurais pas pris <rire> Trop Vas-y Dis, dis qu'on est bête <rire> Ouais j'aurais pris En tout cas Quelqu'un un peu plus bête quoi D'ailleurs dommage Que Tiffany ait préparé le questionnaire oh, non. Mais oui Edith Présente Excuse-moi Edith Tu disais quoi Je dis, je suis impressionné et c'est pour ça que oh, je n'ai oh. pas tous mes moyens. <rire> Détends-toi, Edith. On respire, <rire> okay. on souffle un beau coup. Ça va aller. Tu vas voir. Ouais. Voici la deuxième question. Pour toi, qui est le père de ton oncle Aurélie. <rire> Aurélie, elle va laminer dit je crois pas. Oui, ouais. je le crois bien. <rire> Aurélie de Lareda, t'écoute. C'est le grand-père Si tu es le père, qui est le père de ton oncle, le grand-père grand Bonne réponse. Dorine. Moi ça me fait toujours réfléchir ce genre de question. Ah bah c'est le oui, B. C'est mais... pour ça que tu les as écrites. <rire> <rire> Attention, ça va aller très vite au niveau de la réponse. Quel acteur s'est rendu célèbre grâce à la série Urgence Aurélie oh, oui. <rire> C'est Georges. Laisse-moi une chance, Aurélie. Aurélie. Georges, <rire> <cent, Aurélie. rires> George <Peneban, rires> bonne réponse. Trois points pour Aurélie. Ma oh oh oh, pauvre Edith, t'es en train de te faire laminer. Alors, ouais, ouais. à noter pour le prochain qui peut battre, ne pas prendre Aurélie. <rires> <rires> Voici l'avant-dernière question. Oh là là. À ton avis, quel os est le plus long du corps humain euh, Edith. Edith. Euh, Tibiaf. Le tibia. Aurélie. Non, c'est pas le tibia. Aurélie. Fémur. Oh, oh, oh, oh, oh. Aurélie C'était un des deux, de toute façon. Hein. Elle, est, elle est très forte, Aurélie. Ouais. Franchement, ouais. très, très, très Concentrée, surtout. Voici oui. la dernière question, Edith. Au moins une réponse pour sauver l'honneur, ça serait bien. Ouais. Quel ouais. est l'état le plus vaste du monde ouais. Aurélie. Aurélie. Oh. Aurélie La Russie. Et le regard qu'elle a, on dirait qu'elle va tuer quelqu'un. Moi, <rire> wow, en étonnant. Oui, ah voilà, c'est ça. Eh bien, tu nous dis la Russie, c'est une excellente réponse. Bravo. Wow. Cinq wow. points pour Aurélie. Bravo Aurélie, wow. ce matin, vraiment Merci. bravo. Bravo, passion. Wow. Est-ce que je peux offrir mon cadeau à Edith Oui, oh, tu peux. Ah, mais je t'offre mon cadeau, Edith. C'est très gentil, et ben voilà, avec grand plaisir, tu gagnes un porte-clés ce matin Edith. Bravo oh pour Merci à vous. Non, je plaisante, t'inquiète pas, on t'envoie du cadeau, je te le repasse Stéphanie, tu vas pouvoir choisir parmi tu vas pouvoir choisir parmi Et tu cette phrase, parmi les cadeaux du système. Excellent. Très belle journée à toi Edith, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Bisous, Bisous Edith, je t'en passe Stéphanie et tu t'arranges avec elle pour les cadeaux. Eh fortorer quand même. Bravo. Ouais. Ah ouais, franchement, parce qu'il y avait des propositions là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle la Google hein. Oui. C est... C est...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 Let's forget tonight you're right. right. right. right. right. right. sur énergie Ayana Kamora Et dans un petit instant Oh de nouvelles pour vous ce matin. Aurel San va être chez nous bientôt, ça va être énorme. Hey, hey, vous gagnez vos places pour la Énergie, live session exclusive pas d'Aurel San. Ah, San. San. Eh ouais, mon pote Aurel San qui va être ici dans les studios d'énergie le 11 décembre prochain. La semaine prochaine, bah, mardi en fait. C'est mardi dans une semaine tout pile. Oh, trop bien. Bon, on va on va très très, très, très vite y être. Aurel San qui sera avec nous dans les studios d'énergie euh, pour un live session, c'est-à-dire un concert ultra privé. Rien que pour vous, on ne pète ta tête. Pourquoi, Pourquoi tu me regardes comme ça toi <laughs> T'aimes pas ou quoi, ben si, j'adore, justement. Alors, plainte-toi C'est oh bien, ça terrible. Alors, ouais. c'est avec la phrase énergie que ça fonctionne, les copains. C'est-à-dire qu'on peut vous appeler à n'importe quel moment de la journée. Et il faut répéter la phrase énergie, tout simplement, pour venir donc euh, assister au concert d'Auréle San, le 11 décembre prochain, en studio live. Euh, il faut vous inscrire, énergie.be, télécharger ouais. l'application Énergie Belgique. Euh, comme ça, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et on vous rappelle à n'importe quel moment de la journée. Et il faut répéter la phrase énergie. Alors, je vous cache pas que j'ai une petite galère Moi, moi je l'ai Tu l'as hey J'avais pas sous les yeux Attention, <rire> oh, on oh. ouvre les guillemets ouais. J'écoute le 6-9 sur énergie chaque matin Ah ouais, bah ils ont fait fort encore ah, euh, C'est une belle phrase <rire> hein. Belle phrase, facile à retenir Vous la notez quelque part, hein, on sait jamais, ça peut vite être oublié Vous la répétez quand on vous appelle Et vous repartez avec vos places pour venir donc le 11 décembre La semaine prochaine, mardi prochain Pour le live session avec Aurel San Ça va être magique, je vous le dis Basique, trop bien, simple euh, Simple Basique. Basique Ayana Kamoura On écoute ça dans un petit instant Et on revient avec vous Oh là là là J'ai un truc à vous lire Magique aussi C'est une équipe de foot Ils ont trouvé l'excuse La plus bidon Pour pas jouer un match C'est vrai ah, oh, C'est magique Simple <rire> Magique bah... Cliché C'est juste après Bougez pas C'est le 6-9 Vous allez vivre un moment ultra privé et exclusif avec votre star Énergie, Aurel San. Vous savez comment je m'appelle Ça te prononce Énergie Live Session. Bonjour, c'est Aurel San. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique.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 C'est 1 euro. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. à vous de choisir. Info et conditions sur Proximus.be Au Sainte-Clémentine, patronne des bonnes promos, apporte-moi des fruits dans un joli cageot J'emporterai des kilos sans payer 1 euro, et puis je les mettrai dans les bottes de lait. Ce mercredi 5 décembre, chez Deleuze, c'est la Sainte-Clémentine. Recevez 2 et demi de clémentine à feuilles à l'achat de minimum 50 euros, uniquement chez Deleuze. Du côté de la vraie vie Vous pouvez donc dire au DRH que j'accepte le poste Excusez-moi, euh, vous êtes... Euh... Philippe Delmech. Ah oui, oui, oui, on s'était vu il y, a, il y a un sacré beau temps, non Ah oui, j'ai pris le temps de réfléchir. Ah oui, je me souviens, j'étais encore stagiaire à l'époque, c'était il y a bien huit ans, non C'est ça. Huit ans, c'est ça. Et oui, les opportunités, mieux vaut les saisir à temps. Et chez votre distributeur Ford, c'est maintenant. N'attendez pas le salon et profitez sans tarder de ces conditions exceptionnelles sur toute la gamme. ford Groufada. conditions sur ford Chez Switch, les produits Apple sont fournis avec accès gratuit au programme « Boostez votre cerveau » et vous profitez de 6% sur tous les Macs. Switch, Upgrade Life. Conditions sur Switch.me. Ma maman, c'est la meilleure maman du monde, donc elle mérite le meilleur cadeau de Noël. Une idée peut-être Bien sûr, créez un album photo Sewe. Sewe a été élu meilleur service photo du monde. Et un magnifique coffret cadeau est offert pendant les fêtes. Il n'y a donc pas mieux et votre album photo C.E.W.E. sur C.E.W.E. et B.E. Carglass répare, Carglass remplace. Maintenant aussi pour la carrosserie. Et oui, Carglass répare désormais les gros dégâts de carrosserie de toutes les voitures, de toutes les marques, avec des pièces de qualité d'origine. Après un dernier contrôle professionnel de votre voiture, vous reprenez la route en toute sécurité. Et le prix, c'est celui du devis. Pas un centime de plus. Alors, gros dégâts de carrosserie Prenez vite rendez-vous sur CarGlas.be pour un diagnostic approfondi et un devis. CarGlas répare, CarGlas remplace. Maintenant aussi pour la carrosserie. 7 22 sur énergie Dans un tout petit instant, on va écouter Aya Nakamura et je vais vous donner une excuse bidon d'une équipe de foot pour pas faire leur match. C'est magistral. Vraiment, euh, c'est la pire excuse que j'ai jamais entendu On parle de ça juste après Aya Nakamura et un petit point sur les routes, Aurélie. Il y a un objet encombrant sur le 40 à hauteur de Warhem en direction de Bruxelles. Soyez prudent Sinon, un accident s'est produit sur le ring de Charleroi à hauteur de Montigny. Le Tilleul en direction d'Épigny. La circulation se fait sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui provoque pas mal de ralentissement. En parlant de ralentissement, comptez 32 minutes en plus en Trace Road et Sterebex et sur le 40. Sur le 411, comptez 27 minutes en plus entre Overace et Oder Game sur le ring externe intérieur de Bruxelles ça commence à bloquer entre Waterloo et Oulart a ajouté 17 minutes 15 minutes de perdu entre Gautier Breney et Heusingen sur le ring intérieur et puis au sud du pays sur le 411 on 42 minutes en plus entre Abet et Sterpeniche lavagé je suis pas tout le à ma télé fesser j'ai plein de appels du coin je vais la fesser franchement balai range j'ai besoin d'un vrai job Mardi tous ensemble avec vous dans la bonne humeur évidemment Parce que le 6 ix est là et oui, oui Avec Jamelia dans un petit instant Soup au store Oh terrible ça fait longtemps Ah, ah ouais, ça, ça va faire plaisir, plaisir ça On va écouter ça dans un petit instant Avant ça j'ai une info de dingue Vraiment euh, Excuse bidon Mais alors là c'est Balivern euh, Hashtag carabistouille Hashtag euh, Hashtag euh, Non mais c'est magique C'est une équipe On part en Irlande C'est un scandale Mais vraiment ça fait scandale En fait ils ont euh, Ils avaient un match de foot Et euh, ils n'avaient pas envie Ils n'étaient pas chauds ils étaient pas, quoi ils étaient pas prêts Ils n'étaient pas assez Ils n'étaient <rire> pas assez Ils ont annoncé La fausse mort d'un joueur Pour reporter le match Mais non frère Ils ont mais fait une tout. minute de silence. Et en oh. fait, le mec a refait surface bien vivant. Tout allait très très bien. Et c'était une super série orchestrée par le dirigeant du club de foot irlandais. Euh, voilà, qui a pro provoqué une consternation dans le pays. Mais tu m'étonnes. c'est il est con, lui. Même... Oui, je le ouais, me dis. Euh, Mets de moi. 5 oui. euh, <rire> C'est parce que j'étais... chaud. J'étais sterné Oui, <rire> mais <J> <sterné. rire> <Consterné. rire> euh, non, mais... Je ne pas dire le J'étais sterné. Consterné. Non, mais c'est scandaleux. C Là, hashtag Balivern. Et voilà ce matin nous allons parler de nos dernières excuses bidon la dernière excuse que tu as fait mais vraiment bidon pour euh, soit pas aller quelque part ou, ou tout ce que tu veux hein, pour un barate fin non. excuse bidon hashtag baliverne tiffany Ah ben moi, c'était euh, à une soirée avec des copains, mais euh, j'étais claquée et j'avais juste envie de rentrer. Et il y avait mon copain qui était là et lui s'amusait super bien. Mais moi, je, fin, franchement, j'en avais marre. Ouais. Et du coup, j'ai dit, oh, écoute, euh, j'ai mal au ventre, je suis pas très, très bien. Donc, ça serait cool de rentrer, quoi. Et oh. Il a dit, ouais, je bois une dernière bière et puis on y va. Je suis sûr, <rire> <fait> <rire> sûr qu'il y a plein de nanas qui mentent sur leur euh, leur état physique, genre non, j'ai mal au ventre. Euh... Évidemment. Bah, à chaque fois que tu dois faire des ham-ham, devise. Moi, je suis mal. Tu disais mal à tête, tête j'ai oh. mal au ventre. t'inquiète pas, <rires> j'ai l'aspirine pour toi, elle est au bout du paquet. <rires> Ah, ça ça ils dansent ça to to to to je vais me rendre je sais pas tout de suite nah on never oh yeah je sais pas à quoi tu t'attends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 Tu m'as la je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme Moi je suis ritué au lit avec encore un poli les hommes sont s'imputés interdit de les approcher avec le temps tu en pélite mieux que le ça baloter il m'en veut pas de me méfier am femme y pas d'amitié si je t'ai vu je suis jaloux ja, je suis jaloux si je je suis jaloux évidemment je suis jaloux bébé tu es le femme de quelqu'un j'écris sur ta main me dire que tu m'appartiens mon bébé tu es le mien tu es femme de quelqu'un j'écris sur ta main veux dire que tu m'appartiens je Un avenir ensoleillé Pensez à l'épingle pension de Fédéral Assurance. 7h31 sur Énergie. Dans un instant, le jeu du botin qui va arriver. Calvin Harris et Sam Smith côté hit. Et là, voici l'actu pour aujourd'hui et la météo avant ça. De la pluie ce matin. Ensuite, le temps deviendra généralement sec. On aura des nuages, des éclaircies, des températures entre 4 degrés en Haute-Fagne et 10 degrés partout ailleurs. Mardi 4 décembre, voici l'actualité d'aujourd'hui avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Aller chez le médecin sera plus cher dès l'année prochaine. Les consultations chez le généraliste vont augmenter de 3,33% dès le 1er janvier. Même augmentation pour les visites à, à domicile et le dossier médical global. Il faudra aussi compter 3% de plus pour le ticket modérateur. En parlant des médecins, 60% de leurs prescriptions doivent proposer des médicaments les moins chers. Un quota qui n'est pas respecté d'après Solidaris. On atteint seulement 54,8%. Conséquences pour le pays, 40 millions d'euros qui n'ont pas pu être économisés. Rappelons que 70% des médicaments ont un équivalent générique. 43% des Belges sont heureux au travail. C'est ce que révèle l'enquête sur le bonheur de l'université de Gans. Pour près d'un Belge sur quatre, le travail n'est pas signe de plaisir. Le stress et la solitude sont principalement pointés du doigt. Toujours selon cette étude, le travail représente près d'un cinquième du bonheur. On grimpe à un tiers chez les indépendants. On passe au sport en football le Ballon d'Or a été décerné hier soir, il a été remis au Croate Luka Modric. Il était préféré à Cristiano Ronaldo et à Antoine Griezmann du côté des Belges et des Nazar a fini 8e juste devant Kevin De Bruyne 9e de son côté Thibaut Courtois et 14e. Et enfin toujours en football, on débute ce soir les 8e de finale de la Coupe de Belgique qui court très resoisult au Rega à 20h30, un peu plus tard à 20h et la Gantoise accueille le Berscott. L'info énergie. C'est la tradition ici, tous les jours, à 7h30, une info énergie. On parle de quoi ce matin On va parler de la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que vous l'avez suivi Non. Honnêtement, non. Moi, j'ai suivi l'arrivée et puis j'ai été dormir. Vous ne le savez peut-être pas, mais Neymar n'était pas présent à la soirée du Ballon d'Or. Ah si, je sais. Hier. Pourquoi Il avait une excuse. Il est tombé dans les escaliers. J'essaie, j'essaie. Il en avait marre. Oh là non là, là. 5, 5, euros. Euros. 5, non, euros. 5 euros Non Et il avait une excuse Il allait de... il va devenir papa Non Il est tombé Non ouais, je... Allez, je peux ah, dire, je peux dire, dire madame Madame Vas-y vas vas vas Il faisait un live Twitch Il joue à la console Après. À Call of Duty ouais, Il jouait à Call of Duty Il était avec uh, Thiago Silva Et Marquinhos Ses coéquipiers et en fait, voilà, il a fait un live euh, sur son compte Instagram, euh, notamment, et voilà, c'était son excuse pour pas se rendre à la soirée. C'est l'excuse en fait, bidon, hein Il, il, il savait qu'il qu allait pas gagner, du coup, il a dit « Oh, je ne sais pas. <rire> » Oui, c'est excuse bidon, ça. Ça fait ouais. partie ouais. du... Il est bien dans le thème du jour, Neymar. Euh, pour Hashtag balivern, Neymar <rire> Il aurait pu nous appeler. Ah ouais, clairement. Bah, tiens, dites-nous si vous aussi vous avez des excuses comme Neymar bien bidon, c'est le sujet du jour. Les excuses baliverne Hashtag balivernes. Vous nous envoyez ça au 3018, ou alors vous appelez Tiffany, 0800- 4, 5, 6, on aura l'occasion d'en reparler avec vous juste après. C'est vrai que c'est une expérience bien bidon. Hashtag, Bobard. De... Hashtag Bobard. Hashtag <rire> Dites-nous 30 visites par SMS, on en reparle avec vous juste après. T'as cru que t'avais du style Écoute le style 9 sur énergie, tu verras ce que c'est du style. Le 6-9 sur Énergie. Il est 7h35, bonjour Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin Très ça bien. Va. Ça, va, bon, bien. Ouais, euh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, cool. Ballymère <rire> J'adore ce mot. C'est le hashtag du jour, on en parle avec vous, vous excusez bidon, vous nous les donnez. On en parle juste après le jeu du bottin qui arrive là dans quelques minutes. C'est le hashtag du jour, on en parle qui arrive là dans quelques minutes. Because I'm ruined Is it late enough fail you to come and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promise I can't do golden rings But I give you everything okay. Magic is in the air There ain't no science here Everything Tonight I made no promises I can't do gold énergie Un peu de douceur pour vous ce matin Camilla Cabello J'adore, c'est le nouveau, s'appelle Consequences Quelle joie Consequences Merci, je viens de le dire On écoute ça dans un petit instant le nouveau Camilla Cabello sur Énergie Avant ça, 7h38, voici le jeu du bata Bata Jeu du bata Jeu du bata Ta ta ta ta Avg er jeg men Avg er jeg Avg er jeg Le jeu du gotin, c'est simple, c'est toutes les semaines à 7h38, tous les mardis. On appelle un petit peu partout en Belgique, on essaie de voir s'il y a des monsieur ou madame qui existent. Voilà, avec des noms bizarres évidemment, oui. sinon c'est pas drôle. Oui, oui, monsieur Frisco, on s'en fout de savoir s'il existe ou pas, on le sait qu'il existe, il est là. Euh, oui, mais oui, c'est quand même un nom d... drôle. Vrai. Tu pourrais trouver s'il y a monsieur Frisco. Je pourrais regarder, ouais. Oh ouais, trop bien. On a, a déjà eu frigo, on a <rire> déjà eu madame congélateur, donc pourquoi pas. Pourquoi <rire> pas. Bon, est-ce que vous pensez que j'ai eu madame Cher au téléphone on Madame Cher On sait que les là <rire> dans ce sens là cher cher euh, onéreux quoi ouais. pas cher euh, ma chère onéreux, madame onéreux, onéreux. Ah, c'est un mot que j'aime bien sonéreux moi ouais. ouais. bon, ça ne vaut pas massachosset ça mais euh... <rire> <rire> on fera ça une fois les mots qu'on aime bien mais qui veulent rien dire <rire> pardon madame, chère. Ouais, fait, madame chère oui oui oui. Oui, oui. Oui, oui. oui allez on écoute allô oui bonjour vous êtes cher oui oui combien? Euh, euh, un maximum. Ah, un maximum. Mais euh, aux alentours de combien, alors Vous êtes moi ah, bon, Je suis monsieur gratuit. Ah, d'accord Voilà, voilà, <rire> voilà. Mais c'est bien cher que vous êtes, hein Tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. Et vous ne voulez pas me dire une fourchette de prix C'est trop cher. C'est trop cher, d'accord. Okay. J'espère que ça vous a coûté un maximum. Ah oui, j'espère aussi. Ah. Allez. Comme ça, je vais continuer ainsi. Ça, ça vous fera encore un maximum. Effectivement, vous me coûtez cher, là. Voilà, exactement. C'est pour ça que vous restez au téléphone, c'est pour que ça me coûte Mais cher. Voilà, exactement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Ah, au revoir. C'est oh, gentil. J'adore, ouais. mais ça, c'est tout à fait le jour de là. Bonjour. Bonjour. Tu vois, ouais. Comme ça, ça va te coûter beaucoup d'argent. Voilà. Tu veux m'ennuyer Je vais t'ennuyer aussi. C'est ça. ça. T'as voilà. de... voilà. appelé dans le B.O.E. Voilà. <rire> Coup de la communication, 1,38€. <rire> Tu vois Aurélie, que les femmes coûtent cher oh ça, va, <rire> ça va, ça va. Ça qui c'est le début du mois mais c'est Bon, Allez. <rire> on va appeler un monsieur. Monsieur Monsieur Lemou. <rire> ah Parce que les femmes coûtent cher mais il y a certains monsieur qui sont bon parfois. Est-ce que vous, vous pensez que j'ai eu Lemou Lemou oh Oui, si. Oui, si. oui c'est un nom oui, si. Non. Non. Bon. non à bon. à Allez avis. Tiffany, tu vas voir. Allô Allo bonjour Oui bonjour madame Oui bonjour c'est <rire> madame de la rue C'est bien monsieur Lemieux Ah non vous vous trompez moi c'est le dur ah. ah le dur Le dur oui, pas le mot. <rire> <rire> Oui euh, là dessus c'est pas mal mais bon Ah <rire> oh, écoutez vous faites ma journée avec ça Ah je suis désolé mais bon euh... <rire> Je cherchais le mou voilà que je tombe sur le dur Ah <rire> Ah ben tant mieux pour vous, monsieur Oui, pour bon, autant avoir un dur qu'un mou, hein bah Oui, exactement, j'allais dire, oh, vous m'enlevez les mots de la bouche, et pas autre chose, hein Eh ben, ça va, alors Allez, monsieur le dur, je vous souhaite une bonne journée, et puis alors, si je vois le mou, je dirais bon, que j'ai eu le... le maîtresse, bonjour Comment Je lui remettrai le bonjour. Oui, exactement. Si je vois le mot, je lui remettrai le bonjour de la part de monsieur Ledu. Voilà. <rire> Allez, au revoir. Dis oui, bonne journée, madame. Au revoir. Oui, au revoir. C'est magique C'est tout cool Il y en a beaucoup hein, de monsieur le dur en plus Et ça dit quoi qu'il arrive C'est dur de porter le nom euh... Ah bah de monsieur le dur Le dur ou le roux euh, Clairement Et je sais pas si vous avez remarqué J'ai commencé la communication Avec ma voix normale Et comme il a dit madame J'ai continué en madame J'essaye je, ouais, bah... de plus de me battre ah, ah, Oui Félicitations Assume tout Que t'es fumer chaque fois je que... euh, euh, <rire> fais le jeu du votant C'est allô madame Je me dis bon ben tant pis <rire> Alors ça c'est le graal Est-ce que vous pensez Que j'ai eu Attention c'est un combo oh Voilà Madame Piss. Oui. Épouse de monsieur Shi. Mais non. Mais non, mais non, <rire> mais non, mais non il est fou. Impossible. Non. non, non j'ai même envie de dire impossible. Impossible. Ah bah augmenter le volume écoutez. Allô. Oui, bonjour Hello. madame, vous m'entendez Non. Allô, vous m'entendez Non, non. No. Est-ce que c'est <rire> madame Piss Oui. Et vous êtes la femme de monsieur... Chie. Monsieur Chie Mais non. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Excusez-moi de vous avoir dérangé. J'espère qu'il aura assez de papier. Ouais. Au revoir, madame Peace. Comme dirait Tiffany. Oh, c'est pas vrai <rire> Mais non, c'est incroyable, ça. Ouais, je crois que c'est des Asiatiques, quand même. Ben oui mais mais je... madame Pi existe et elle a épousé monsieur c'est <rire> oh, drôle j'y crois pas mais comment t' as fait pour trouver cela c'est magique je sais pas j'étais inspiré j'avais une envie il y avait la gastros'est dit <rire> merci beaucoup je du beauard retrouver tous les mardis à 7h35 et évidemment en replay en week re best of en podcast c'est sur énergie pompmbe du botin choisi patin je dis ta, ta ta ta ta oui on fait des variantes' ouais. <rire> to 43 sur énergie voici camille cabbelo et dans un instant on parle de vos balivernes hashtag excuse-mi donc <musique>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 Loving you was sunshine, safe and sound A steady place to let down my defenses But loving you had consequences On ne peut que t'aimer Camilla Oh, cabello Très jolie, très très belle et alors excuse ma chérie, je pensais que tu avais fini. J'ai pensé à l'instant, au était ça pour Bruce ce matin et alors on parle aussi de vos excuses bidons. On parle de ça ce matin parce qu'il y a une équipe de foot quand même qui a fait très très fort, qui a balancé qu'un joueur de foot était décédé pour reporter le match, ce qui était archifaux. C'est où c'est honteux. C'est une excuse mais bidon et même au-delà de bidon, scandaleuse. Balivern c'est le ce matin, hashtag #bobard, hashtag hashtag excuse bidon Vous nous dites quelle est votre dernière excuse bidon que vous avez utilisé pour ne pas aller au boulot ou pour je sais pas moi un peu de tout. Euh, par exemple, on nous dit au 30 dire que je n'avais pas vu l'invitation sur Facebook alors que j'y vais Les jours J'avais juste pas envie d'aller ah oui, D'accepter quoi Oui ouais, c'est drôle ça Oui mais c'est je comprends Je fais pareil oui. avant ah bon Beaucoup de messages en suspens comme ça <rire> Ah c'est ça Mais tu l'as lu T'étais connecté Oui mais j'ai pas envie de te répondre C'est <rire> un peu ça Il euh, y a euh, Jerem qui nous envoie au 38 L'excuse du pied foulé Pour pas aller en cours de gym On l'a on l'a pas tous fait celle-là oh, oh non, non Moi c'était j'oublie mes non. affaires Mais je les oublie <rire> intense enfin, euh, oui. exprès quoi sauf que nous à l'école on avait pas de chance quand tu faisais ça il y avait toujours un sac avec les francs oh, qui ils ouais, le renfermaient si. Oh, si on me avait me la même chose et c'était la affreux. punition ouais, c'est ce ça ah t'oublier mais t'inquiète pas il y avait même ça la piscine ah c'est affreux en fait c'est un sac qu'avait oh, oublié quoi ah, ah, si. donc tu récupérais les fringues d'un autre qui puis la rage j'ai ah. <rire> des, des frissons et de comment dire je suis pas bien là mais où le cœur valiverne #valiverne #bobard vous nous dites 3018 par c'est notre numéro de téléphone C'est entièrement gratuit Pour appeler Tiffany C'est gratos Faites-vous plaisir Elle vous attend de pied ferme Et elle ne pas Je vous rassure non, non, non, promis Elle crie beaucoup Mais elle ne mord pas Tiffany <rire> <rire> <rire> Voilà, ce genre Tout de choses Tout dans la douceur <rire> Oh, lis vos messages Juste après Off Back sur énergie C'est le système Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Je suis glace de traîne qui pique ton cœur Car place glace de traîne qui pique ton cœur Revisitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hit 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be mm chérie Oui Les invités ont débarqué plus tôt. Oh non J'ai toujours pas les amuse-bouches Tu peux aller au supermarché Quoi oh, Après les fils sur la route, les fils à la caisse. Mais oui, mais bon suis encore non, merci. Je vais passer par une Kiwet. Des saucissons du fromage. Des légumes déjà coupés Tapenade Pour très bien les accompagner. Merci Kiwet Grâce à toi, on est sauvés Arrêtez-vous aussi chez Kiwet pour vos achats de dernière minute. Un vaste assortiment de produits frais disponibles jusqu'à tard le soir. Ah, vous êtes déjà là Eh ben, j'ai ramené l'apéro. Chez Dreamland, il y a toujours des tas de jouets pour les cadeaux de dernière minute au meilleur prix. En magasin et sur dreamland.be Des tas de jouets et les meilleurs prix, ça c'est un deal. Trop bien dix, Tout est dix, En jouant 10 9 Prématuré, notre dix, compte à rebours sept, Eh bien non, car chez Mercedes-Benz Vans, 2019 sept, commence déjà sept, maintenant. 1 Mais oui, nos offres selon avantageuses vous attendent déjà chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Venez vite et profitez d'un taux d'intérêt de 0% et d'un contrat de service avantageux à l'achat d'un Mercedes Citan, Vito ou Sprinter. Offre réservée aux professionnels. Infos et conditions sur mercedes-benz.be Vans, born to run. Chez Brantano, nous savons que vous n'avez pas demandé au petit kilo de l'hiver de transformer votre jeans boyfriend en jeans skinny. Nous savons que vous n'avez pas demandé à ce qu'une chaussette rouge ajoute une touche de romantisme dans votre lessive de blanc. Et nous savons aussi que vous n'avez pas demandé à votre adolescent qu'il change de look toutes les deux semaines. C'est quoi ça Heureusement, en ce moment, c'est les pré-soldes chez Brantano. Recevez 50% de réduction sur tous les articles marqués d'une étiquette rouge à l'achat de minimum deux pièces. conditions sur Brantano.be Base présente les aventures de... Data Doggy Bagman Ah, euh, Data Doggy Bagman Plein de data vont être perdus à la fin du mois Impossible Je vous emmène tous au mois suivant Oui, mais il y en a beaucoup hein. Ah ben, Je prendrai euh, la Data Doggy Bag Mobile ah. Ou alors je prends le Data Doggy Bag Camion oh. Non, non, je sais ah. Je prends le Data Doggy Bag Camion et une grosse Data Doggy Bag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 Attendez-moi Il est mou, celui-là Mais arrête d'être piquant, toi C'est une crème Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Hashtag bobard, c'est le, les excuses bidon On parle de ça avec vous dans un instant, sur Énergie 3018, par SMS, pour nous envoyer vos dernières excuses bidon au fun bag qui va arriver côté hit. Et là, on prend sur les routes, Aurélie, ça donne quoi Un accident toujours sur le ring de Charleroi, à hauteur de Montigny le Tilleul en direction d'Épigny. La circulation se fait via la bande d'arrêt d'urgence. Du coup, il y a des ralentissements. Vous perdez 35 minutes à partir de fontaine l'évêque Autre accident sur le ring de Bruxelles, le ring extérieur. Ça se passe à hauteur d'Anderlecht Nord. La bande de gauche est bloquée. Puis il y a des ralentissements sur le 40. Vous perdez 19 minutes entre Asraud et Everett. Sur le 411, comptez 40 minutes en plus entre Overrace et Odor Game. Sur le ring extérieur, entre Mont-Saint-Jean et Houlart, vous ralentissez, vous perdez 38 minutes. Euh, 27 minutes de perdu sur le ring intérieur entre Woutier-Brenne et Eusingen. Et puis au sud du pays, sur le 411, comptez une heure en plus entre Abbé et Sterpenich. with something right for you or me i do everything for you Ça va arriver dans quelques minutes DJ Snake aussi Côté Hit avec Taki Taki Et on parle de des balivernes ce matin Hashtag balivernes Hashtag excuses bidons Vos dernières excuses bidons euh, Jérème Alors moi c'est Un jour j'avais un rendez-vous J'avais 16-17 ans dans 17 ouais je crois Et euh, j'avais complètement oublié J'avais un rendez-vous un peu euh, Bah avec une fille quoi Sauf que j'étais avec des potes Et je voulais pas la voir Et donc je lui ai dit Que ma voiture C'était fait Enfin ma, pas ma voiture Que la voiture de mon pote S'était fait embarquer Par les flics <rire> c'était gros Comme une maison Mais voilà oui. Mais elle y a cru enfin, écoute euh, je, je crois Hashtag balivern voilà. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a De Frisco Ouais moi c'était il Y'a pas très longtemps J'étais en train De déménager ma copine Et il y'a mon beau-frère Qui était en train de, de claquer la porte Tout le temps Tu vois de la porte d'entrée Il jouait avec comme ça En la poussant contre son dos Et moi je fais mes Purée mais arrête de jouer avec cette porte. Il fait « mais je joue pas, elle se claque pas bien. Je fais tu vas voir si elle se claque pas bien et bam, je ferme la porte mais en 2-2 et puis me fait ouais, c'est vrai joueur en fait. Tu vois Mais m'a saoulé parce qu'il me prend pour un débile. Genre moi j'ai jamais fait ça aussi de ma vie quand j'étais petit, tu vois. Et donc j'ai fait bah ouais, c'est ça aller avec tes expressions. Il, il a 14 ans. Hashtag Bobard euh, 38 par SMS Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi On a eu des petits messages Et on nous dit Le fameux déso Mon téléphone était en silencieux Oh là là celui-là En vrai j'avais pas envie De parler à ma belle mère euh, <rire> Mais celui-là On le fait tout le temps Tout le temps J'ai envie de te dire merci Le mode silencieux Ah oui si ça n'existait pas ah, Tu oui. fais comment ah, Moi je, je vais même vous dire Hier j'ai eu trois appels J'avais pas envie de répondre Et eh ben je vais rappeler aujourd'hui Je vais dire Oh j'étais en réunion Toute la journée mais C'est bien parce que maintenant Comme ils ont entendu Ils sont c'est pas moi ah. <rire> 0-800-2-3-4-5-6, aussi qu'avec nous ce matin. Bonjour Léa Bonjour Bonjour, Bonjour. C'est quoi toi ton excuse de bidon bidonne, hashtag balivern Eh bien, mon c'est que je me suis fait confisquer mon téléphone pour ne au message. D'accord, oui, bah, ils peuvent t'en racheter un aussi par la même occasion. <rire> euh... Donc, elle elle s'est fait confisquer son téléphone pour pas répondre au message. Ah, bah c'est sympa dit, mais désolé, je me suis fait confisquer mon téléphone, j'ai pas pu te répondre. <rire> Et ah, c'est à qui que tu voulais pas répondre Vas-y, dis-nous <rire> Oh, non, on dira, on dira pas que tu t'appelles Léa et que tu viens de hâte <rire> Merci d'être passé ce matin, Léa. On te souhaite une très belle journée. À vous aussi, fou. Gros bisous, bisous. Bisous à bientôt Léa. Euh, les parents de mon copain devaient venir manger à la porte. J'ai dit que j'avais encore du boulot, énormément de boulot. <rire> ah, c'est magique, c'est vrai. Bah oui, pour éviter le, le dîner avec les beaux-parents et parents. évidemment. Moi je l'ai fait aussi, j'ai fait ma cuisine pendant trois mois comme ça il y avait plus personne à la maison. <rire> j'étais tranquille. Euh, j'étais en retard, mon patron m'a appelé. J'ai dit que j'avais oublié le frein à main de ma voiture et qu'elle avait terminé dans la voiture du voisin. Ça aussi c'est Mais ça ça m'est arrivé. #grosbobard. C'est là, là c'est plus Pas que, que gros que là. ça t'est arrivé en vrai ouais en vrai la meuf elle a oublié son frein à main elle, elle a foncé dans ma caisse quoi Oh. Le pire, je crois que c'est si tu as une excuse tellement grosse Mais qui est vraie, tu le dis à ton patron il fait, ouais c'est ça, ah ça Encore une fois Hashtag ouais. <rire> balibert Moi j'adore, c'est le mail, t'as pas reçu mon mail Alors tu l'as pas envoyé ouais. ah, Il <rire> doit être dans à oh, ouais. oh, mon avis vérifie oh, Il a pas dû partir, il a dû Oh mais je vais te le renvoyer <rire> ouais. Et là en fait c'est la première fois que tu l'envoies <rire> oh, C'est ça Musique <rire> oui. Si a la marama, también no Venezuela que lo Oye, la fiesta dice llama, suelta el pelo y salta de la cama, está morrer y la noche muy larga, así que vamos a quitar toda la carga. estás bien, pala portugués, conmigo mujer y si nos pus tu bien. Esta noche yo hacerme con el barrio que, yo no tengo como Yankee. Dame tu cosita.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 Seguire vasila con tus amigas en el bar. vamos de Colombia Portugal, de a Brasil hasta Panamá Puerto Rico también lo muevan. vamos de Colombia hasta Portugal, de Brasil hasta Panamá Puerto Rico también lo siento y viene sur l'énergie, bienvenue énergie. Pour un avenir ensoleillé pensez à l'épingle pension de Fédéral Assurance Dans un instant c'est le duel énergie comme chaque jour à 8h05 avant Samassi un point sur l'actu et la météo évidemment pour aujourd'hui Des nuages avec encore de la pluie ce matin, ensuite un temps généralement sec avec des nuages et des éclaircies. Côté température entre 4 et 10 degrés. On s'informe l'actu de ce mardi 4 décembre avec aurélia Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Voilà une bonne note pour la Belgique. Notre pays fait partie des bons élèves dans la lutte anti-tabac. C'est ce qui ressort d'une étude comparative européenne. Chez nous, le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus mortel après le cancer du sein. La Belgique se démarque notamment grâce au traitement accessible et remboursés Notre pays a toutefois des efforts à faire concernant le suivi psychologique des malades. Aller chez le médecin coûtera plus cher dès l'année prochaine. Les consultations chez le généraliste vont augmenter de 3,33% dès le mois de janvier. Même augmentation pour les visites à domicile et le dossier médical global. En sport, en football, le ballon d'or a été décerné hier soir. Il a été remis au Croate Luca Mudric, qui a été préféré à Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Côté belge, Eden Hazard est e devant Kevin De Bruyne. 9e et puis être Thibault courtois et 14e. enfin, toujours en football On débute les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Ce soir Courtre reçoit Zuult overgame ça sera 20h30 et à 20h45 la Gantoise accueille le Berscott. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ont demandé tellement de jouets qu'il va falloir élargir la cheminée. Alors jusqu'au jeudi 6 décembre, tous les jouets sont en 2 plus 1 gratuits. Uniquement dans les hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Voir conditions au magasin. Oh, flûte de jus de flûte. Vous avez oublié quelque chose Mais oui, des tomates pour mettre tomates crevettes. Arrêtez-vous aussi chez q pour vos achats de dernière minute, ouvert tard le soir. Nous mardi 4 décembre, et les 8h quasi 4. Bonjour Bonjour Bon mardi tout monde. les fifous ce matin venez nous retrouver sur Instagram c'est les fifous du 69 sur énergie on va balancer les prénoms des derniers tiens qui viennent de nous rejoindre en big up à Thomas un big up à Edouard à Cathy Manon qui viennent de nous retrouver là sur le Instagram de l'émission les fifous du 69 sur énergie pour nous retrouver bientôt à 10 les copains voilà donc continuez il y a Margot qui vient de nous rejoindre aussi elle est toute mignonne elle est sympa oui il y a qui aussi qui vient d'arriver et salut à toi William il y a Susanna Susanna Susanna Susanna Ah oui, c'est notre délire. C'est Suzanne <rire> C'est le délire de vieux. Euh, Les fifous du 6 sur énergie pour en retrouver big Salim aussi qui vient d'arriver. Salut à hey, non, Salut Salim. Il joue pour le PSG ou pour le Barça on dirait Salim. Il a mis une photo de Messi Attends, Ah c'est Messi pardon. Ouais c'est Messi Qui est 5 cinquième au Ballon d'Or Je crois que c'était Salim Il n'y a pas Maureen aussi Qui vient d'arriver à Grégory Les fifous du 6-9 sur Énergie Pour venir nous retrouver sur Instagram C'est Vous nous ajoutez comme ça voilà On met des photos On fait des stories pendant la journée On fait des, des, des petits et tout délires On, ça, veut, vous voyez, on répond peu... à tout ouais. le monde aussi ouais. ouais et on répond à tout le monde Maureen, François Maureen allez. elle est amoureuse hein, Sur sa photo de profil Ah euh... oui hein, Et lunettes de soleil hein, Maureen euh... Et vous beau apparemment ce jour-là. Big up à, à Techbook aussi euh, à Marie. Oh bonjour Marie. Bonjour François. Bah ouais, bonjour à tous les fifou qui viennent nous retrouver, les fifou du 69 sur énergie sur Instagram, on balance vos prénoms à l'antenne. Voilà, c'est pas beau ça. Ouais, oh. et il y a Suzanne qui dit euh, c'est l'anniversaire de mes je de mes frères jumeaux. Oh. Voilà, qui fêtent oh. leurs 18 ans, Massimo et Samuel. Oh, ça c'est beau 18 ans les gars. Ouais, bon. bon Bisou Marie. Bisou Nétocro. Bisou Bisous Bisou de Gesteck. Taqui Aquí prende los motores de caguas aquí en llegaron los anónakis no le va el puriso besale de tu trae no trajo pancito pa que le den no en otra base es que lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene en pleonaje el puriso besale de tu trae no trajo pancito pa que le den no en otra base es que lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me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 semaine bon mardi j'ai même envie de vous dire bon mois de décembre avec nous ben oui, on approche des fêtes et on va partager ça ensemble dans le 69 Lady Gaga qui m'arrive côté Itt Avec Bradlee Cooper extrait du film de Star is Born On écoute ça dans un tout petit instant sur énergie avant ça c'est le rendez-vous quotidien Voici l'heure du duel énergie ah Avec le retour ce matin de deux nouveaux candidats puisque nous n'avons plus de maître je vous rappelle. C'est vrai. C'est une première dans le duel énergie ce matin. C'est un nouveau duel. On redémarre à zéro. Un nouveau duel tout propre, tout neuf. Comme le 27 août ou le 28, le 28 plus... août. Le 28 août, quand on est arrivé, en effet. Euh, nouveau duel ce matin avec deux nouvelles candidats. Je vois deux filles. Oui, c'est Amélie qui travaille comme coiffeuse dans la région de Charleroi. Elle fait du sport en salle donc du fitness hein, depuis deux bonnes années. Puis elle aime regarder l'émission TPMP avec Cyril Hanouna. Son plat préféré, c'est la paella Ah, sympa ça, j'aime ouais. bien oh, C'est bon Une la paella Une bonne paella ouais, Ça me fait vacances, moi Mais ah, je vous ai ouais. promis que je vous en ramènerai je vous en ramènerais vraiment hein. Ah, mais j'ai ah, ah, compris ah, à... ah, bon. <rire> Amélie, bonjour Salut Salut Sois la bienvenue ce matin, Amélie. Euh, on te souhaite bonne chance pour devenir peut-être notre nouvelle maître du duel Tu ne seras pas seule puisqu'il y a Margot qui vient t'affronter Oui, Margot qui travaille, elle, comme conseillère commerciale dans une banque à Namur Elle aime sortir avec ses amis Et puis elle fait aussi de la danse moderne jazz et de la danse classique depuis qu'elle a 3 ans wow. enfin, Ça fait bien 20 ans, quoi En ce moment, elle regarde la série Bodyguard sur Netflix Et son plat préféré, c'est les pâtes jambon fromage Alors les filles, méfiez-vous l'une de l'autre Parce qu'il y en a au moins une, Margot, je dis Qui va mettre un petit pas chassé dans la tranche d'Amélie Et Amélie, elle, elle va te recadrer mon petit chou, wouh <rire> Donnez-lui un Doliprane Appelez le médecin s'il vous plaît ouais. euh, Avec <rire> une transfusion Histoire de, de régénérer son sang Parce que là il est complètement la fille Margot bonjour Bonjour bonjour, bonjour. Soyez bienvenue toutes les deux En duel énergie ce matin Un duel spécial Un duel spécial beatbox On a fait du beatbox, je sais pas si vous vous souvenez Avec euh, Léa Passy Piscate, petite piscate petite Piscate, petite piscate, petite piscate Ouais. ça C'est du, euh, ouais, du beatbox euh, J'ai de la biscotte-biscotte Biscotte-beatbox euh, ouais, biscotte, bis, Amélie, Marco ce sont des beatboxers Ce matin qui vous ont préparé le duel Il faut reconnaître l'artiste qui se cache derrière l'extrait 5 extraits 100 euros par extrait Donc jusqu'à 500 euros à gagner Et on rappelle cette règle très importante VoteBuzzer, c'est vote Très non C'est génial Je vous raconte même pas au mois de juin Quand on va faire ça Savais votre buzzer prenons <rire> Ah, ouais, c'est bon. Enfin, bon, je ah, sais. J'ai envie de te dire ce matin. j'ai eu de pêche, j'ai de pêche, une pêche, pêche oh les gars. <rire> <rire> Amélie Margot, bonne chance à vous les filles. Voici le premier extrait. Ah <musique> <musique> oh, bah dis donc, bah alors c'était dur hein. Je sais pas, ouais, Moi je l'ai. T'en peux remettre du coup Je vous le remets une fois. Hey, dernière chance, les filles. C'est what the hell J'ai reconnu la fin. Le, ah. fin le, derrière, en fait, c'est pas le... Oh, eh ouais. bien, peut-être que vous l'avez, vous, les filles ce matin. Puisque c'est pas le cas d'Amélie et Margot. Vous envoyez Duel plus la réponse, plus l'artiste qu'on cherche au 78. C'est un euro, le message envoyé reçu. Duel plus... mais imaginez des dragons quelque part. Imagine, imagine <rire> il <a> des dragons. <rire> mais la tu réponse. Non non, bah c la réponse même carrément. Duel plus la plus bonne réponse 78, on vous donne tout ça à la fin de ce duel énergie. Bien sûr, il faut imaginer. Imaginer. Ah bah oui, les dragons, faut les imaginer, oui. Euh, Amélie Margot, bonne chance les filles. Voici le deuxième extrait. Allez les filles. Attendez, ah, je suis quand même être sûr Amélie Oui. Margot Oui. Ah, ah entendre. Vous, vous êtes bien là, d'accord. Non, et celui-là, les filles, il était facile, il était cadeau, on réécoute. <coupé> <coupé> Ah ouais c'était Despacito oh, En plus ouais J'ai envie de vous dire c'est pas comme si on l'avait pas entendu celui-là euh, <rire> C'est ça entre quoi nous, ouais, euh... ça, tout ah, pff, En boucle On pouvait plus Je <rire> te jure à la, fin, à la fin on était là une DSP Non, non pas de Despacito <rire> <rire> marco Amélie, il est temps de se réveiller. Il nous reste trois extraits. C'est encore possible pour vous, mais ce serait quand même ballot sur le deuxième jour qu'on n'ait plus de maître. Oui, C'est quand même le concept du jeu qu'on ait un maître habituel. Voici le troisième extrait. Bonne chance. Alors là, par contre, je suis avec vous les filles parce que je... Merci. Là, impossible. Ah ouais, enfin, là, celui-là. Moi aussi, Toi, je l'ai. Toi, tu es l'avéli de la ouais. rédac. Vas-y, dis. Na na na na na. Ah ouais. ah vous avez reconnu ça dans ce... Ah ouais na na. Si, si, si, si, si. Na na. Na na. Ah oui, ah ouais. oui, okay. il... il fallait rajouter les ou nanana... -na -na -na -na, oh ouais, ouais, il manquait quelque chose mais Il manquait un bruit de bouche, c'est tout et eh bien, c'était une bonne réponse de Tiffany Aurélie de la rédac, mais ça vous rapportera rien. Euh... Ça, ça va les filles Margot, ouais, toi, oui. Amélie. <rire> il reste deux extraits. Oh, yo, yo, yo, yo. Il nous faut l'artiste, je rappelle. C'est un spécial beatbox matin. Vous savez, c'est les mecs qui arrivent à faire de la musique avec leur bouche. assez ah, incroyable. Il reste deux extraits, les filles. Là, il est vraiment plus que tente de se réveiller. Bonne chance à vous. Celui-là, il devrait, il devrait passer. Il est assez facile à reconnaître. Écoutez. Ah oui Alors là, je crois qu'on va pas pouvoir faire grand-chose. Oui, ça, on peut plus rien faire, les filles. Vous avez pas reconnu ça Si, moi, je connais plus l'artiste, donc euh, ça va être compliqué. Ah bah oui, Margot, <rire> ça, je comprends, oui, ça va être dur. Euh... Oh bah mince, alors oh, Allez, je vous laisse aussi pour vous, les filles Fous, parce qu'il est facile. Donnez la tête et franchement, c'est la compta qui va être content Ah ouais, bah là ça fait deux jours d'affilée ou il n'y a plus de dénou Je vais dire, j'ai vu Nico, notre boss Il a la banane depuis lundi Je comprends pourquoi Vous n'avez pas retrouvé celui-là et ben je vous laisse, les fifous Duel, plus la bonne réponse au 78 Un euro le message envoyé au reçu, écoutez Facile Le tourner la tête Le âge de tête Le âge de la tête Vous avez l'artiste, vous l'envoyez maintenant le duel Plus la bonne réponse au 78 Bon les filles, leur est grave là quand même Amélie, Margot, je veux pas mettre la pression Mais là quand même, on est face à une grosse pression Tout va se jouer maintenant Ça fait 24 heures qu'on n'est pas bien dans cette radio Puisque nous n'avons plus de maître du duel ça pourrait être le cas encore aujourd'hui parce que si Margot et Amélie n'ont pas de réponse à la fin de ce duel on n'a pas de gagnant ouais. donc demain, deuxième jour sans maître du duel demain rebelote on repart avec deux nouveaux candidats demain ouais. deux nouveaux candidats j'espère que ça sera pas le cas vraiment Mais Amélie et moi je, je vais avoir un maître du duel ah ouais. allez même 100 euros c'est pas oui. grave on s'en fout il faut un point de façon pour gagner et là pour le coup peu importe celle qui vous donnera la bonne réponse sera la maître du duel je vous souhaite bonne chance et filles j'espère vraiment qu'on va en avoir une de vous deux voici le dernier extrait il va pas être évident en plus je pense Bonne chance à vous, c'est parti. Ah là, c'est une dure journée. C'est facile ça. C'est une dure journée, c'est une dure journée. Vous n'avez pas reconnu les filles là non plus, mais j'avoue il est compliqué. Mais si, à la fin tu l'entends. On l'a entendu aussi pendant... Bah ouais, mais moi je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais si... sur la fin tu pouvais pas il y a le patron qui vient de m'envoyer un message Nico qui me dit j'aime beaucoup ces duels. Un <rire> jeu magique. Bon et je vous le donne c'était charan. Mais oui. Oh là là là. Ça déconne c'était trouvable quand même à midi Marco. Non. Mauvais espoir #mauvaisespoir, c'est j'avoue les filles, il n'était pas évident. il y avait quand même moi franchement, si j'avais été à votre place sincèrement, je pense que j'aurais trouvé euh, celui-ci qu'on cherchait. Moi j'aurais trouvé celui-là. il est quand même beaucoup tourné sur l'énergie en il ouais, ouais, ouais. y a eu pas mal de bonnes réponses sur oui. 78, c'était en effet Willy William, oh, exactement. J oh, a quand même dit Jennifer aussi pour celui-là. Pour oh, ça. J'avais ah compris. Non. <rire> non non non, quand même pas. C'était William. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'était Willy William qu'on cherchait et alors il y avait lequel aussi euh, euh, et... ima ima Imagine des dragons. Ah, c'était le premier Oui. Et ouais. <musique> <musique> vous, il n'était pas, pas facile ce matin. et eh bien, nous n'avons pas de maître du duel. Euh, bravo, en tout cas, Amélie Margot. Bravo, les filles, d'être venues. Merci. Ouais, merci important c de participer. C <rire> La phrase de loser. <rire> et euh, bah du coup, vous retentez votre chance quand vous voulez, Amélie et Margot. Ça va Ok. Ça marche. Merci. Bon, ouais, demain, on va revenir avec du classique. Hein, je vous le dis, parce que là, c'est trop trop difficile, à part, à part pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, si vous voulez participer au duel énergie dès demain et venir avec nous et tenter de gagner jusqu'à 500 euros par jour, et cumuler cette somme On a déjà eu des gains de 3100 euros Il s'appelle ouais. Benjamin, c'est le super maître du duel et Colline aussi à 2006 je crois Colline peu. 2006, il ouais, y a eu déjà des belles cagnottes Déjà plus de 15000 000 euros qui ont été offerts Le patron est pas bien, il est en PLS depuis le début de l'année euh, <rire> Si vous voulez participer demain Au Duel Énergie, vous envoyez Duel Plus votre prénom par SMS ouais. Au 6018 et rendez-vous demain à 8h05 Le Duel Énergie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 Infos conditions sur Proximus.be Fini la galère de Noël, vive la magie de Noël. Sur smart photo créez des cadeaux photo originaux pour tous. Pour toutes mes photos et hop, Smartphoto.be, c'est Bon, le faire part, carré ou rond La chambre, peinture ou autocollant Et le prénom, on choisit quoi Votre premier enfant arrive en 2019 et vous avez un tas de décisions à prendre Dès le 1er janvier, vous pourrez aussi choisir votre caisse d'allocation familiale. Optez pour FamiWall, l'expertise, la confiance et la disponibilité. FamiWall, votre caisse publique d'allocation familiale On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Oh, moi, c'est pour leur assortiment de viande si appétissante. Hé, Père Noël, oui. en ce moment, notre colis boucherie de 10 kg est à 5,90 euros le kilo. Oh, des côtes de porc, des steaks pelés, du lard. Et plein d'autres variétés. À seulement 5,90 euros le kilo, c'est déjà la fête. Intermarché, avec vous pour des fêtes moins chères. Ouverts tous les dimanches. Car prépare répare, car glace remplace.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 Vous en rêvez Avec Neckerman, vous l'avez. Réservez vite vos vacances d'été et c'est gratuit pour vos enfants. Ce sont les derniers jours. J'ai eu la chance de découvrir un nouveau métier, chauffeur de bus. C'est le bruit quand on t'ouvre la porte. Euh, je vous explique tout ça dans un petit instant. Lady Gaga qu'on va écouter avec Bradley Cooper. Euh, ouais c'est que le forum en fait. On a découvert chacun un métier et on finit là, cette belle série avec chauffeur de bus. On vous explique tout ça juste après Lady Gaga. Et on prend sur les routes Aurélie Oui, euh, avec un accident sur l'A602 à hauteur de Liège, Bonne Fortune, en direction du Luxembourg. Le passage est difficile au niveau de la sortie. Autre accident sur le 19 à hauteur de Jumap, en direction de Bruxelles. La bande centrale est bloquée. Il y a toujours euh, cet accident sur le ring de Charleroi, à hauteur de Montigny, le Tilleul, en direction d'Épigny. La circulation se fait via la bande d'arrêt d'urgence. Sinon, pas mal de ralentissement en direction de Bruxelles. 31 minutes de perdu en Trace Road et Wolue et saint étienne C'est sur le 40. Sur le 411, comptez 43 minutes en plus entre Rix, Sansar et Odor Game. Sur le ring extérieur, comptez 37 minutes supplémentaires entre Mont-Saint-Jean et Houlart. Sur le ring intérieur, vous perdez 28 minutes entre Woutier-Brenne et Bercelle. Et puis, il y a, comme tous les jours, des ralentissements. Sur le 400 au sud du pays, entre Abbé et Sterpenich, comptez une heure supplémentaire. be in this modern world or oh, do you need more is there something else you searching for I'll fall in. in all the good times I find myself along in for change and In the bad times I feel myself Tell me something boy Aren't you tired trying to feel that boy? so hardcore i'm falling in all the good times i find myself longing for change and in the bad times i feel myself 5 sur énergie. Bonne matinée avec nous bon mardi. On va parler de métier, On en a parlé déjà avec tout le monde. Tout le monde a testé un métier dans l'équipe, ouais, quasi. il euh, y a Tiffany du standard qui avait été chaudronnière. Oui. C'était euh, pour forger enfin euh, Oui, ce euh, pliage euh, de tôle. Voilà, euh, soudure. soudure. Voilà, chercher le mot soudure. <rire> euh, Frisco a testé euh, pilote de grue. Ouais. <rire> C'était trop bien. On ah, est tombé ouais, c'est terrible. C'était suis monté hein. Était monté tout autour. Ouais, ça c'est en... la classe. Euh Jérôme, tu as fait quoi poseur de route toi Ouais, euh, plus une terrasse mais c'est la même chose. <rire> Je devais donc ouais poseur de route mais donc c'est des pavés tout ça. C'est ça. Euh... Ce sont tous des métiers en fait qu'on vous fait découvrir pourquoi Parce que ben il y a beaucoup d'offres d'emploi, sachez le beaucoup de pénurie dans ce métier donc beaucoup d'offres et très peu de demandes. Et beaucoup de formations avec le FOREM. Et beaucoup de formations avec le FOREM en effet. Et ben moi j'ai découvert le métier de chauffeur de bus. Terrible. J'ai kiffé, j'ai kiffé déjà c'est surtout ça. Le... Ah ouais. Oh le bruit, trop bien <rire> La porte Et alors, je vous jure, j'ai eu un kiff total Il y avait un simulateur Non, comme donc, les comme excellent. les avions, comme les avions. Avec un vrai bus et tout, tout le monde dedans et c'est un simulateur de dingue. Euh, et, et tu donc, passes les vitesses toi-même et tu... tout. Alors là, il m'avait mis en automatique. Ah ouais. ils m'ont dit on est gentil avec toi en automatique, sauf que après ils m'ont éteint moins cool ils m'ont fait conduire un vrai bus donc euh... Et là c'était en... là c'était en manuel. Tu étais sur la route Sur la route avec des gens. Ouais, c'était c'était ma... ah, magique. Oui, ils ah mis oui, directement oui. en condition réelles. En conditions réelles, ouais, c'était génialissime, vraiment. C'est pas trop dur pour les tournants, tu vois C'est il faut les prendre large en fait, hein. C'est un gros bus hein, donc tu dois prendre plus large C'est comme si tu avais une grosse voiture, c'est ça. Euh, non mais je remercie vraiment Yannick et Didier euh, les formateurs qui m'ont fait découvrir ce métier vraiment très très chouette métier et, euh, et en plus il y a de l'avenir là-dedans je vous le dis parce qu'on peut faire carrière en tant que chauffeur de bus et moi personnellement je me suis amusé. J'ai pris du plaisir. Ça c'est sympa le volant, il est énorme, c'est un truc de dingue. Ce et ouais, j'ai conduit pour de vrai. Allez voir la vidéo, je vais vous la mettre là la partager sur le groupe Les fifous du 69 sur énergie. Euh, allez sur énergie Belgique aussi comme ça voilà vous découvrez un peu le métier et vous allez voir c'est très, très très sympa et je bien sorti en toute honnêteté. Ils m'ont dit que euh, si jamais la radio ça marchait pas, je pouvais euh, m'orcicler en chauffeur de bus. Excellent. Tu as, as fait des, des créneaux et tout aussi Oh, je suis rentré en marche arrière, je. Non, non, je vous allez. jure que c'est vrai. Vous me croyez pas Allez voir la vidéo, je vous crois. la vidéo. Elle est sur les fifou du Systof sur énergie sur Facebook. Oh, ah trop bien. Je vais la mettre, je vais la mettre là Alors maintenant. Ah, je suis en marche okay. arrière, il y a une caméra ou Ah non, non, non tous les rétroviseurs tuit, tuit, tuit. Mais ça fait pas Toute toute toute Quand ça arrive Ah non c'est juste tuit, pour <rire> <rire> Ok d'accord Ça fait rien du tout C'est voilà tuit, tuit. Attention j'arrive Et puis après Ah madame Jacqueline Je vous en prie Bonjour ça. madame Ticket de transport S'il vous plaît <rire> <rire> Allez voir la vidéo C'est les fifoudes Du système sur énergie Les mardis d'avenir du forum Des métiers à découvrir Une formation à choisir Jeune.leforum.be Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh oh, oh, oh, oh. West protection. Mm -hmm. oh, oh. That bad girl wicked. Anyway, me demie make the mountain sick. Dem a bad of a bomb, be the one give black and chain of the, sure. the one in us, y'all fit one body dicky. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, demie get some fun. How we make the girl, dem give him an bun. And who run the play, Gigi's stand-down? On est où là? Pour une paire de fest, on trahit pas les nôtres. On est où là? Mon nom qu'est le pays on traîne Alléluia. Oh yes, loulou. Mm, mm. de, être paix, être libre. On Mais mes gars, don't Bon mardi avec dose sur énergie dans un instant, c'est écouter, Bad Bunny et Drake avec le nouveau hit Mia juste À tout de suite. Like a dress a like a princess. a distance Come, let's walk, on look at me Nobody's gonna hold me here On the road, I found my own place The little girl has no more tears Grab my bag on the floor, I'm ready to leave Un avenir ensoleillé Pensez à l'épingle pension de Fédéral Assurance. 8h32 sur Énergie. Dans un petit instant, c'est l'écran de Camille. Bad Bunny qui va arriver avec Drake, avant à la météo. Nuages et encore de la pluie ce matin. Ensuite, un temps généralement sec avec des nuages et des éclaircies. Des températures entre 4 degrés en haut de fagne et 10 degrés partout ailleurs. On s'informe sur l'actualité de ce mardi 4 décembre. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Notre pays fait partie des bons élèves dans la lutte anti-tabac. C'est ce que révèle une étude comparative européenne. Chez nous, le cancer du poumon est le deuxième le plus fréquent derrière le cancer du sein. La Belgique se démarque grâce à ses différentes politiques, comme par exemple l'interdiction de la publicité pour le tabac ou encore ses campagnes de prévention. Le pays se démarque aussi grâce aux traitements accessibles et remboursés. Autre point positif, l'intégration des associations de patients. Aux discussions La Belgique a toutefois des efforts à faire concernant le suivi psychologique des malades. En parlant de santé, il faudra débourser plus pour les visites chez le médecin à partir du mois de janvier. Les consultations chez le généraliste augmenteront de 3,33%. Même chose pour les visites à domicile et le dossier médical global. Il faudra aussi compter plus de 3% de plus pour le ticket modérateur. De nouvelles normes de sécurité pour les cartes d'identité, le Parlement européen a donné son accord hier. Il s'est notamment prononcé en faveur de la couleur bleue et de l'ajout du drapeau européen sur toutes les cartes d'identité des pays membres autre norme de sécurité une puce avec qui la photo d'identité les états membres auront 8 ans pour répondre aux nouvelles mesures on passe au sport en football le ballon d'or a été remis hier soir il a été décerné au croate Luka Modric qui a terminé devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann côté belge Eden Hazard et 8e juste devant Kevin De Bruyne de son côté Thibaut Courtois et 14e ce qui fait de lui le meilleur Euh, gardien de but du classement. Et enfin, toujours en football, on débute les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Ce soir, courtrai reçoit Zult. Wargame à 20h30. Et puis, à 20h45, la Gantoise accueille le Berscott. Alors, déjà dix minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la, dans la voiture Tout ça pour écouter un peu plus de 69 9 hey, hey. Hey. Hey. Faites gaffe C'est accro là. 69 c'est énergie. 8h35. Oh, c'est ah, énorme ça. Just in time avec Madonna. On ce mardi avec vous dans la bonne humeur sur l'énergie Comme chaque jour évidemment avec toute l'équipe Tiffany est au standard Bonjour tout le monde, bonjour Marco Bonjour, il y a mon frisco Bonjour et plus tardi Il y a Jérémie aussi qui est là Présent Il y a Aurélie de la Rédac Bonjour Et il y a Camille qui va arriver Oui Oui, c'est l'écran de Camille C'est dans un petit instant Juste après Bad Bunny et Drake On va parler de quoi ce matin On va revenir sur euh, la saison de Danse avec les Stars Que c'était la finale samedi Ah oui, c'est J'ai fait un petit bilan et des petits yeah. zappings Pero tú puesta para mí, uh -huh. haciendo que me odien más, yeah, yeah, porque tú dos no quieren probar. Uh -huh. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera y dos no quieren probar. Nah. lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Y te la quiero ser mía. no tan mi respirar contigo veo todo como en espiral quiero tirarnos bajo y que se mirar tus ojos me concentran como del contigo me sube el te toco y hasta el mundo deja de ahora nosotros en el amor no nos a parar. Baby, yo soy tuyo nada más dile que conmigo te vas que de te irá que a ti nadie va a dile tocar. Que tú eres mía. Regadoras mía, mía tus agres mía, mía tu me maldecías. Conmigo te lo hacía. Tú sé tu Romeo pero no santo, A tu con la flor y lo 38 sur l'énergie dans un petit instant Z qui va arriver avec Apino pour vous dans le 6 -9. Avant ça, c'est mardi, voici l'écran de Camille. Oh yeah. Bonjour, bonjour, belle-pente. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin Ça va très bien et vous oui. Oui. oui, quand on te voit, tout va bien. Oh, comme c'est gentil. Comme disait Danny <rire> Brion, quand je vois tes yeux, je suis amoureux. <rire> quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. <rire> euh, Camille, l'écran de Camille, on va parler évidemment... Oh J'adore ce générique. Danse avec les stars ouais. qui s'est terminé euh, bah, ce week Exactement, la finale c'était samedi sur TF1. C'est Clément Rémiens qui l'a remporté. Il danse avec qui Ah, avec qui ah, euh, avec... <rire> pas, pas Tanista, Denista Denista Denista Ikonomova Vous avez tous compris <rire> J'adore parce que danser avec les stars Mais qui est la star là-dedans C'est Clément ou c'est oui, ce Denista Bien sûr, elle, elle, a déjà gagné, elle a déjà gagné 4 fois C'est la 4ème fois ah, de l'équipe voilà. On sait, on bah, voilà. sait déjà l'année prochaine qui va gagner C'est celui qui dansera avec Denista Franchement oui, il faudrait il faudrait changer un petit peu Moi triste parce que j'aime bien fauve Ça ah va ah oui, oui. je... à l'aile, je suis en demi-finale. Je veux pas être méchant, mais c'est qui, ce Clément et ben, il joue dans Demain nous appartient, qui est la série TF1. Oh, ben voilà Et donc voilà, c'est pour faire un petit peu va de pub pour la série. Bah oui, forcément. Après c'est un petit jeune, tu vois. Donc euh, il plaisait euh, aux mamans et au Je sais le mec il a pas dansé une seule fois avec un t-shirt, il était tout le temps torse nu, le gars Non va, non, non c'est pas vrai, c'est Terence qui dansait tout le temps torse nu. Ouais, mais lui aussi. <rire> de toute façon que tu danses avec des Nitsa ou fouf, tu peux être sûr que tu vas ouais, au moins jusqu'en demi-finale. Euh, en tout cas, je voulais faire un petit peu le bilan de cette 9e saison, ce que j'ai aimé et moins aimé. Euh, je trouvais que c'était un petit peu plus faible cette année, les candidates un peu moins bons ou en tout cas moins connus, euh, même si il euh, y en a certains qui sont quand même bien débrouillés. Euh, par contre, le point positif, euh, je trouvais que c'était Camille Combal à la présentation. Ah ouais euh, Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Maillon Fort. Ouais, Maillon fort Pour moi c'est à... ouais. <rire> vraiment la bonne mais surprise Exactement, c'était une bonne surprise C'était vraiment un bon choix de le mettre là euh, Je trouve qu'il a vraiment modernisé, dépoussiéré voire décoincé le programme oh ouais, euh, C'est vrai qu'il a un style de présentation quand même assez particulier hein. Il est naturel, il sait rebondir Mais c'est vraiment important pour euh, ce genre de programme euh, je, je pense qu'il en a énervé certains dans sa présentation Je peux comprendre mais personnellement, moi j'aime bien oui. euh, Je trouve qu'il a notamment marqué l'émission avec son humour Hashtag connecté, hashtag on est jeune Hashtag light, hashtag danse, hashtag instamoment. Pour ça, on se rend en room raid C'est du verlan. c'est oh, ouais, ouais. compris les jeunes Allez filer. Christophe Likatikata Chaymi, Crissou, JM et Patoche qui a conclu un hématome important entre deux muscles au niveau du mollet. Je sais de quoi je parle, je ne rate jamais Good Doctor Mais le règlement, c'est <rire> le règlement J'ai l'impression d'être tony Brognard dans Koh Lanta. La tribu danse avec les stars à voter et leur sentence est irrévocable <rire> Perronce plus Chayme et Amour éternel sans divorce. Coeur avec les doigts. On se sépare, mais n'oubliez pas que je vous <rire> il est génial Voilà son style euh, Par contre il a encore Un peu de travail à faire En anglais C'est vrai sur cholesterol l'accent bff brand fresh forever it's uh, christmas before christmas two times by melanderson order better et voilà anderson together il va falloir uh, to be patient and go to the red room comme un fou la fin du express like tin <laughs> like spirits she's dancing again we miss you uh, very beaucoup tu es malheureuse comme les pierres <laughs> comme un rock how is uh, yourmolé ça va mieux you look at, at nous jean-marc what do you think uh, of the tango argentin vous pouvez m'appeler you call me maybe any time je vous attends bon. Génial. Il a le même euh, anglais que toi Marco ouais. Ouais, un peu ça. Bon, Quand même je suis allé 6 mois à Londres J'ai pu perforer euh... Rien du tout per Performer Rires en fait, ça nous regarde pas ce que ça fait avec les anglaises hein. Oui, bah, les anglaises elles parlent beaucoup elles font pas grand chose c'est vrai 6 moi là-bas même pas une donc attends euh, non non non, non euh. peut-être qu'elle comprenait pas ce que tu disais ouais oui, si, t'inquiète elles comprenaient bien Et puis devant pas de porte elles me disaient si ou je commence à si ou oh, je t'ai ramené je fais une heure qu'on fait le métro tu sais pas. je suis à l'autre bout de l'eau je suis à l'autre pour 300 mètres de taxi tu pas si ou oh. Est-ce que tu as rien à voir C'est pas grave On a bu furqué Le mec a vidé son sac Il a frustration depuis 6 ans Chantal If you understand what I said Le mec il lui fait un message en direct Désolé Désolé C'est pas grave Je sais pas comment je vais faire la transition Je t'en générique si tu veux On était en train de parler de danser ça <rire> <Voilà>. <rire> Et on parlait de la présentation de Camille Combelle Il a même bien charrié Les candidats et certains juges Notamment Patrick Dupont celui qui nous en jaille mon gars sûr et certain de la street Patrick Dupont qui est là ce soir Kikoulol Patrick Dupont Instagram de Patrick Dupont at Patoche Kikoulol sinon le Snapchat de Patrick Dupont son pseudo at Kikoupatric du 75 n'hésitez pas et quand on voit le juge Patrick Dupont qui est un petit peu coincé tout ça je pense que ça a dû un peu le déstabiliser euh, ouais. les, les vannes de Camille ouais, c'était drôle voilà, c'était très bien, bien. Voilà. moi j'ai vraiment euh, 9 sur 10 parce que la perfection n'existe pas mais 9 sur 10 à la présentation de Danse avec Lesta il a vraiment vrai. bien, ouais. bien Dépoussiérer tout ça Et je vous le dis hein, Camille Comballe C'est le Nikos De Demain de TF1 Ouais c'est clair. Il, clair Ils sont en train De le mettre partout ouais. Et ils ont bien raison C'est un très bon mais animateur C'est vrai Il fait ça très bien oui, voilà. Toi tu dis Il est top pour autre Non failli. non Il est vraiment bien je trouve. je trouve aussi. Ouais tu trouves Un peu beau gosse Ouais ah ben Un peu mais C'est <rire> ouais, pas le plus beau gosse Mais il a, il a du charme Et justement Parce qu'il est drôle Arrête Mais c'est pas le plus beau Oui, j'aime bien sa présentation mais non mais physiquement c'est pas le plus beau mais il a non. quelque chose. Eh bah, tu vois Frisco. Ouais. Avoir... <rire> c'est toujours ce qu'on me dit, ouais, pas le plus beau mais tu as quelque chose. <rire> ouais, j'aime <David. rire> Merci Camille. Que, à la semaine prochaine. Voici ouais, Z sur énergie. You're a tell me babe are you happy now <laughs> you're the cet instant Kamina Kabello avec Bagy. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, et on va se faire mon jeu préféré dans l'émission, c'est Game Song. Oh trop bien. Ouais, Game Song qui va arriver, on vous rappelle le concept, on remplace un un un un, mot comment, un dans mot, la chanson ouais, par un bruit d'animal. Ça oh, trop bien. C'est sais pas, oui, ça peut par exemple, je sais pas moi. Mais Mais bon là c'est un mauvais exemple Mais, <rire> ça va être beaucoup plus simple Dans un instant Game Song Avec vous sur Énergie Après Basie Et Camilla Cabello A tout de suite le Sur Énergie le On vous joue vos hits préférés Sans s'arrêter Dans la playlist Énergie Chaque jour à 9h et à 20h C'est vous qui programmez Vous qui décidez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 100 des kilos sans payer un euro. et puis je les mettrai dans les bottes de lait oh ce mercredi 5 décembre chez Delaise c'est la Sainte Clémentine recevez 2 kilos et demi de clémentine à feuille à l'achat de minimum 50 euros. uniquement chez Delaise du côté de la vraie vie Marion hein Marion Nicolas je t'aime écoute je, je t'ai toujours aimé je suis dingue de toi bah, euh, pourquoi tu me dis ça écoute merci mais, si, mais tu te souviens tu m'avais dit qu'on pourrait aller boire un verre alors je me suis dit que peut-être c'était il y a 12 ans Nicolas je, je suis mariée là j'ai une vie j'ai une fille euh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 Vous aviez le choix. Vous préféreriez un très beau chien qui baffe beaucoup ou un chien très moche mais qui s'est compté jusqu'à 1000. Heureusement chez Renault, c'est plus facile de choisir. Nos conditions salon commencent dès maintenant avec par exemple tous les breaks au prix des berlines. Choisir une voiture n'a jamais été aussi facile. Infos et conditions sur renault.be. Regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oh oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Camilla Camello qui va arriver. On se met un petit game song avant de se quitter pour se marrer euh, et bien démarrer la journée. Avancer un petit point sur les routes, Aurélie ce matin. Des ralentissements à signaler euh, sur le 40 entre Berthème et Wollu et Saint-Etienne. Vous perdez 24 minutes euh, sur le 400. Vous comptez une rang en plus entre The Race et euh, Odor Game. Il y a aussi des ralentissements sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Houlart. Vous perdez 41 minutes. 15 minutes de perdu sur le ring intérieur de Bruxelles entre Woutibren et Eusingen. Et puis, euh, toujours des ralentissements au sud du pays sur le 400 sens. Comptez 31 minutes en plus entre Stockham et Sterpenich. Allez, courage, j'avoue. Game Song, dans un instant, on va bien se marrer avec ça. c'est On remplace un mot de la chanson par un bruit d'animal. C'est très comique. C'est ah, drôle. Le... Alexandrie ah... pas, <rire> tu pas, tu pas, <rire> Par exemple, c'est ça. C'est dans quelques minutes sur Énergie. Après, vas -y. Bienvenue. C'est le 69 sur Énergie. Beautiful, beautiful, beautiful angel Love your imperfections, happy anger Tomorrow comes and goes before you know So I just had to let you know the that wonder ain't nobody else said i be under beautiful beautiful life right now beautiful beautiful night right now no no no oh. hey beautiful beautiful beautiful beautiful angel. Love your imperfections i've I just had to let you know, let you know. you love a fall yeah yeah uh aha -huh. like it lowing and some from feng chang je parle en <laughs> <laughs> il se rappelle à ses bons souvenirs <laughs> Dans dans ça est Gérard qui va arriver côté IT et après c'est notre Tangi national qui reprend la main. Bon giorno, bon giorno. Et quelle belle main d'ailleurs. Non, j'ai des très moches mains. C'est vrai Oui, il faut le dire, j'ai des, des gros doigts boudinés. Autant j'ai une belle gueule, autant j'ai des grosses mains. Gérard, tu confirmes hein? Ouais, je confirme, je la mets pas près de mon visage. <rire> Mais ça va, attends, moi je me ronge les ongles, les miennes sont vraiment dégueux, mais ça va. Mais moi c'est des tout petits doigts, tu vois je suis grand quand même, et là j'ai des tout petits doigts, mais ils sont tout, euh, tout boudinés. boudin comme ça, ouais. ouais euh... Un petit boudin. Des petits boudins. Ouais. Des petits boudins. Des petits boudins. <rire> des petits boudins. La playlist partagée qui va arriver dans un petit instant, vous pouvez faire la vôtre aussi en énergie.be, et c'est Tanguy qui vous l'ajoute tous les matins entre 9h et 10h, et puis euh, Flo le soir entre 20h et 21h, donc allez faire votre playlist énergie.be. On va se quitter avec ça, avant ça on va jouer avec Isabella. Isabella. Isabella qui travaille comme péricultrice dans une crèche à Waterloo dans le BW représente. Elle a deux enfants euh, qui s'appellent Lisa et Salvatore. Elle aime beaucoup euh, l'aventure, faire des parcours d'acrobranche du saut élastique, soit en parachute, hein, tout ce qui est à sensation. Et puis elle regarde la série La Casa de Papel sur Netflix et sa musique préférée c'est La vie à l'amour de Soprano. La, la, la, la, la, la. Bonjour Isabella. D'ailleurs ce soprano cool, ce soir. Eh ouais, soprano tout à l'heure, c'est vrai ça chez Rali de Wendy à 16h, tu seras là hein Ben oui, je vais tout faire courriette. Je travaille jusqu'à 18h, mais... ben t'écoutes Et ben mais... branche-toi à ce temps-là, ça va être plus loin dans ces eaux-là, je pense. Euh, on n'en sait rien, en fait. Appelez-moi Wendy. Soprano qui sera tout à l'heure, en effet, entre 16h et 20h chez Rallye des Wendy. Avec, à mon avis, le live d'A vie à l'amour, extrait d'album Phoenix, le nouvel album de Soprano. Tu as déjà acheté Isabella le nouvel album de Soprano Non, pas encore, mais je l'écoute beaucoup sur YouTube. Ah Sur YouTube, sur YouTube euh, bah, Oui, mais tu as bien raison Isabella. Sois bienvenue ce matin. Il y a plus de 2 millions de vies sur YouTube. Hein. YouTube. YouTube, YouTube. Oui. Euh, Isabella, nous allons jouer au Game Song. C'est très simple, je vais te mettre des petits extraits de musique, mais il manque des mots. Et ces mots ont été remplacés par des bruits d'animaux. à toi de retrouver le mot qui manque, tout simplement. C'est aussi simple que ça. OK Oui, okay. on, on va se marrer je vous le dis il y a des pépites. Allez Isabelle on, on compte en toi. On est avec toi Isabella, voici le premier le premier extrait bonne chance. donne rond allez ta... C'est le parrain l'émission Claudio Capéo. Donne-moi tu as quoi Ta main Donne-moi ta main On vérifie Donne-moi ta main Et prends mais... oui oh, yeah la scène Et nous ferons Une ronde, chaîne Donne-moi ta main Ta main et... Non c'est gamin Oui je sais Mais c'est le deuxième truc aussi Où je pensais qu'ils disaient ta main Je vous jure Je pensais qu'ils disaient Donne-moi ta main Ta main Au cas où t'as pas bien compris <rire> Et bien un point pour toi Isabella Bravo On écoute ouais, le bien. deuxième extrait. Pareil, il y a un mot qui est caché dans ces bruits d'animaux. à toi de le trouver C'est parti. <musique> C'est le nouveau David Guetta avec Bébé Règle. David Guetta qui était avec toi la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Allez revoir les, les, les vidéos de tout ça. C'est sur énergie.be. Voilà. Euh, alors, à ton avis Isabella euh, My name My name, on vérifie oui ouais J'adore le nouveau guetta Il est énorme oui, est ah, ah il est sympa hein. Oui, très très chouette Oh puis Bébé avec ça Il est aussi très sympa, il faut étonner le clip, hey hey, le clip il, est en train de, il est en train de passer en ce moment sur énergie le oh, clip non, de David Guetta ah ouais. ouais, il est très très très très beau Isabella oh bien oh vu la, oh la la. ça fait deux points est-ce que tu vas nous faire un sans faute je le souhaite Isabella Isabella il est pour toi celui-là écoute Ouh. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là Alors Isabelle, à ton avis, quel est le mot qu'on cherche Bella, Bella Isabelle, elle reconnaît ah Bella, non, non, Bella, Bella, Bella. Bella On écoute, on vérifie oh, oh, oh, Bella. Bella Oh, oh, oh Bella. Bella Oh, oh, oh Bella. Bella Oh, oh Isabelle Elle, elle répondait, on disait Bella, Bella. Les <rire> gens du ne voulait pas lâcher Elle faisait trembler tous les vies Ils <rire> me disaient, méfie-toi cette fille Là Les gens du coin ne voulait pas la <laughs> chaîne là Ah oh, là là il est tombé tous les villages Déjà me disais mais puis toi cette fille là et, ouais, et Kenji euh... c'était un phénomène et elle n'était pas et pardon et, et, et, et heureusement qu'il a, il a sorti cette chanson Metro game c'est grâce à ça que Kenji a été repéré hein, avec Bella ouais, c'est vrai il, il a repris Bella en fait devant sa caravane avec ses cousins etc., à la guitare ah. et le, le casting de The Voice l'a repéré et lui a demandé de passer le casting et aujourd'hui c'est Kenji Girac et vous savez qu'il habite toujours dans sa caravane c'est vrai j'ai vu ça dans un article il a de l'argent Tiffany Oh, ce pas vrai <rire> si, En fait, il a une maison et sa caravane, elle est dans sa cour. Et ouais. il dort souvent dans sa caravane, ah dans ouais. sa cour. Ouais. Sympa, sympa. Eh bien Isabella, trois points en tout cas pour les trois extraits de la Game Song. j'ai gagné Bravo oh, Super Bravo à toi Isabella, tu es très fort. Je suis contente. Eh bien écoute, du cadeau pour toi ma chérie, on va t'offrir quoi Il y a quatre places de ciné, il y a l'enceinte Bluetooth, Waterploof ou alors il y a la dernière Compile Energy. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Euh, l'ensemble tout ouais, bon, bon choix on t'envoie ça à la maison Isabella belle journée merci Bye -bye. Bye -bye. on se quittait avec le Hakuna Matata juste après Tchérane I saw you in another zone Only in months we've been apart You look happier saw so you walk inside by you said something to make you love I saw that both your smiles were twice as wide as ours yeah you look happier you do ain't nobody hurt you like I hurt you But ain't you look happier you do my friends told The way you do I knew one day you'd fall for someone new But if he breaks your heart like love has do Just know that I'll be waiting here for you On vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'énergie avec notre Tanguy qui va s'occuper de vous et bien comme il faut. C'est Satsuski qui a fait sa playlist. Satsuski C'est marrant comme prénom. C'est mignon comme tout. C'est Satsiki, c'est un grec Satsuki. Quand t'as un petit creux, tu prends Zakuski. Zakuski. Très sympa. C'est ta playlist qui arrive, ma chérie. Playlist partagée. Allez faire la boute. Énergie.be. Oui, bah mon chéri. Bisous à toi. On vous souhaite une belle journée. Et j'ai envie de dire, avec cette petite phrase mythique, quand le monde te persécute, Tu te de dois, dois de, persécuter de persécuter le monde <rire> On revient demain à h les fufous On vous souhaite une excellente journée Belle journée Tiffany Belle journée tout le monde Belle journée Aurélie de la Radec Bonne journée Et n'oubliez pas si tout va mal Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata C'est mon signifiant Que tu vis matin amis, profitez bien de la journée, profitez bien de ce mardi, ça veut dire pas de bouger <rire> et on revient demain dès 6h avec vous évidemment demain mercredi, yeah. quitte laine oh ouais. ouais. à 7h35, et moins de 12 ans on pourrait nous appeler demain 0800 23456, numéro gratuit bonne journée mon Jérème, bonne journée bonne, bonne journée mon frisco, salle. bonne journée mon poulet, bisous mon tanguille, bonne émission merci beaucoup, et on revient demain dès 6h les fifous, on vous embrasse ah Le 6 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6 qui vient te réveiller. Énergie. Énergie. Hit, musique, en C'est parti. Après les fifous du 69 sur Énergie, place à la playlist partagée. Et ce matin, c'est euh, Satsutsuki qui a fait sa playlist. Parti, Énergie. Satsuki, ça me dit quelque chose. Je pense que c'est pas la première fois que Satsuki fait sa playlist. Vous pouvez faire comme lui, faire plein plein plein de playlists. Vous allez sur NRJ.be gratuitement. Et moi, tous les matins à 9h, je vous partage cette playlist partout en Belgique. Satsuki qui a choisi ses hits parce qu'il lui rappelle des bons souvenirs avec Jonas blue tout de suite ou encore Cardi B qui arrive juste après. They wanna kiki, keep us out Can't hold us down anymore We gonna ride, ride, ride, ride Rise till we fall When we hit the bottom No no no no is we don't don't care We're going keep it on keep on going till we can't go no more We're gonna ra ra ra ra 'til we fall Yeah et préféré sans s'arrêter sans s'arrêter I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, with my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the chula, I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance, I like proving niggas wrong, I do what they say I can They call me Gordy, Gordy, it body spicy mummy hot some hotter than a saw, molly, fur Jump in the coop Big dip on top of the roof Duxing on bitches as hard as I can Eating halab, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though But my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardio I'm in district in the jam Set up by you, know I'm down Drop this top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? La cunyarda the jazz close you have the bank this is la